الا ان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد احياكم الله جميعا وستواريه دو سامدي 11 ربيع الثاني 1431 دو ليجير سوكي كوريسپون اويك لو 27 مارس 2010 باذن الله تعالى طيب نكون توجور اويك Le livre Les fondements de la foi Est dans le troisième cours Inch'Allah Attendez que je vérifie Dans le Dans le quatrième cours Dans le quatrième cours Bi-idnillahi Subhanahu wa ta'ala Donc on parlait, de, on parlait de La croyance La foi en Allah On avait dit que pour que pour que quelqu'un croit vraiment en Allah subhanahu qu'il fallait quatre choses c'est dire croire en son existence croire en sa seigneurie croire en sa divinité et quatrièmement croire en ses noms ses bons noms ses plus bons noms et en ses attributs et c'est le cours inchallah ta'ala d'aujourd'hui fa on dit bismillah rahman rahim wa salat wa salam ala ashraf al mursalin comme on commence inchallah Donc le fait de croire en Allah Azawaj et en ses attributs cela consiste à confirmer uniquement les noms et les attributs d'Allah Subhanou wa Ta'ala cités dans le Coran et la Sunna authentique selon le sens approprié voulu par Allah Azawaj et son prophète sallalahou alayhi wa sallam. Donc je répète, il faut confirmer, ça ne vient pas inventé de sa tête, mais confirmer uniquement et attesté les noms et les attributs qui se trouvent dans le Coran et on a bien dit la sunnah authentique pas le hadith faible la sunnah authentique maintenant qu'on a reconnu ou l'a confirmé tel et tel nom tel et tel bon nom d'après un verset ou d'après un hadith qu'est-ce qu'il faut faire ou plutôt qu'est-ce qu'il ne faut faut pas faire faut pas faire quatre choses avec les noms et les attributs quatre choses la première, il faut pas faire le tahreef, c'est-à-dire la modification. Non. Deuxièmement, faut pas faire le ta'til, ta faut pas faire l'annulation du sens. Troisièmement, faut pas faire le takyif, c'est-à-dire ne pas décrire, ne pas décrire la manière de ses attributs sans fondement. Et quatrièmement, ne pas faire le tamthil, c'est-à-dire ne pas faire ressembler Allah Azza wa Jalla à ses créatures. Si jamais il manque Une de chez des deux, on fait une de ces quatre choses, ça veut dire on n'a pas vraiment cru en Allah SWT et en ses attributs. Ça veut dire tout simplement que yani, notre croyance dans les noms et dans les attributs de Allah SWT n'est pas celle de Al-Sunnah Al-Jama'a. N'est pas celle de Al-Sunnah Al-Jama'a. Car Al-Sunnah Al-Jama'a, dans les attributs, qu'est-ce qu'ils font pas Ils font pas quatre choses. il croient, croient en les attributs sans faire de modification, de tahrif et l'altération du sens, sans faire le ta'til, ta l'annulation du sens, sans faire le tekif, d'écrire, et sans faire le temtil, ressembler. ressembler Allah Ta'ala dit dans le Coran, sur l'Araf, verset 180, il a dit, c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms. Et laissez ceux qui profanent ces noms c'est-à-dire ceux qui dévient c'est-à-dire ceux qui dévient de la voie correcte en ce qui concerne la foi et les noms en ce concerne la foi en les noms et les attributs de Allah subhanahu wa ta'ala il a dit Allah ta'ala il a dit et laissez ceux qui profanent ces noms ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait c'est-à-dire au jour de ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait donc pour donner un peu c'est-à-dire expliquer un peu Lorsqu'on a dit qu'il fallait pas faire quatre choses, on a cité la première, qu'il ne fallait pas faire le tahrif. Le tahrif, c'est la modification. Modifier un nom, bien modifier un quoi Un attribut. Et la modification, elle peut se faire bon, se en ajoutant au mot ou en retranchant quelque chose, comme elle, elle peut se faire en altérant, en altérant le sens du mot. Je donne un exemple, un exemple du, du tahrif, de la modification. Par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans plusieurs versets, et aussi dans les hadiths, que Allah subhanahu wa ta'ala « Istawa ala l'ash ». Avant cela, vous m'entendez sur l'inspect, Allah subhanahu wa ta'ala a cité que, qu'est-ce qu'il a fait ?« Istawa ala l'ash ». C'est-à-dire, il s'est établi, ou il s'est élevé. Il s'est élevé sur le trône, au-dessus du trône en arabe ça s'écrit comme ça se prononce certains comme les hachadites par exemple on dit on va pas dire on va dire au lieu de dire ils ajoutent un L seulement un L entre le W et le A au lieu de dire ils disent ils ajoutent juste une petite lettre un L pourquoi ils disent si on va dire Stawa, ça veut dire il est au-dessus du trône. Si on va dire il est au-dessus du trône, ça veut dire on l'a mis dans un endroit. On l'a mis dans un endroit, on l'a placé dans un endroit. Et là, il ne peut pas être placé dans un endroit. Alors, qu'est-ce qu'on va dire On va dire Istawla. Istawla, c'est-à-dire que il a conquis. Il a conquis le trône. C'est pas, il s'est élevé au-dessus du trône. Donc, ils, ajoutent, ils ont ajouté juste quoi Juste, Une petite lettre, le L. Naam. Et en ajoutant ce L, Al-Sunnah-Jama'a 10-2, ils sont sortis du Minhaj-Sahih. Ils les ont fait sortir du Minhaj-Sahih de Al-Sunnah-Jama'a en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Parce qu'en ajoutant un L, en changeant le mot, donc ils ont changé aussi ce son, son sens. C'était Stawa, c'est élevé. C'est devenu un conquis. Zama, zama, zama. Ils connaissent le Coran mieux que le Prophète, peut-être mieux que Allah Ta'ala lui-même, qui a employé le mot « stawa ».« Zama » pour que Allah, subhanahu wa ta'ala, ne soit pas dans une place. Et nous, on leur dit, « Qui vous a dit qu'il était dans une place ?»« Stawa » s'est élevé au-dessus du trône sans se mettre dans une place. N'aim, la Ta'ala, il faut pas le comparer à, à nous. même Si on s'élève au-dessus d'une chaise, là, ça veut dire qu'on est... On est dans une place. La ta'ala ne, ne nous ressemble pas, on lui ressemble pas. Ensuite, on leur dit, quand vous avez dit Staoula, donc ça veut dire conquérir. La ta'ala a conquis, a le trône. Il cela conquis le trône, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il a fait la guerre. Naam, il a fait la guerre à un autre dieu. Ensuite, Allah wa a fait quoi a, yani, a gagné et a conquis le trône. Donc, il y a un autre dieu. Donc, Allah Ta'ala va pas faire la guerre avec euh, les êtres humains. Il l'a fait avec euh, un autre dieu. de Le, le fait, le dans les jamah et les attributs. Donc, ça, c'est quoi C'est ce qu'on a dit « tahrif ». C'est la modification. Et la modification, comme je viens de dire, elle peut être dans le mot lui-même, en ajoutant ou en retranchant quelque chose du mot. Ou elle peut être aussi dans quoi Elle peut être dans le fait de reconnaître et laisser le mot tel qu'il est, mais lui changer son sens. Comme ils disent, par exemple, de la main. Ils disent c'est quoi Ils disent c'est la puissance. Ce n'est pas la main, c'est une puissance. Et ils disent de la descente, que c'est pas la terre qui descend, c'est l'ange. qui comme ça. Non. Ils disent de du rire, quand on dit que l'ospranote, elle rit. Non. Ils disent que c'est pas de rire, c'est l'agrément. C'est la volonté de récompenser. Et comme ça, tout ceci rentre dans quoi Dans le tahrif. Quant au ta le ta'atid qu'il faut pas faire, c'est l'annulation du sens. Le ta'atid, c'est dire carrément, nier carrément que Allah wa a tel ou tel non, tel ou tel nom ou tel, ou tel attribut. Ça s'appelle ta'atid. Et ce qu'il faut pas faire, c'est aussi troisièmement, c'est tekiif. T'es kiffé non. Par exemple, on dit. Comment tu dis, tu dis que l'osprana wa ta'ala descend Il te dit comment descend Tu dis que l'osprana wa ta'ala rit Tu dis comment qu'il rit non, Avec quoi Avec une bouche, avec des lèvres, comment qu'il rit Et comme ça. Tu dis que l'osprana wa ta'ala, par exemple, euh, se met en colère. Tu dis comment Chaque attribut que tu veux confirmer, ils te disent comment Le comment le comment, ça, le sunah al-jama'a ne le font pas. Et tout le monde connaît ce qui s'est passé entre imam Malik al-rahmatullah et l'innovateur qui est venu lui dire, comment Allah s'il s'est-il élevé sur le trône Et l'imam Malik lui a dit que l'élévation sur le trône n'est pas inconnue, c'est-à-dire elle est connue. Et que le, le comment n'est pas connu. Ensuite, il a dit et le, le fait de demander une question pareille, c'est de la bida. Donc, la bida, c'est quoi Ce n'est pas de demander, est-ce que Allah s'est établi Mais de demander, comment s'est-il établi Parce que les Ahbashoula, ils vont dire que, ici, l'Imam Malik lui a dit, c'est bida de poser cette question. c'est pas vrai. Non, c'est vrai. C'est-à-dire, il lui a dit, c'est bida de poser cette question. 11. Ensuite, le sheikh Rahim Allah dit deux groupes se sont égarés au sujet de la foi en les noms et les attributs de l'Azha Aujan. Deux groupes se sont égarés. Le premier groupe, c'est qui Les mu'attila, les annulateurs. Mu'attil. Ce sont ceux qui ont renié totalement ou partiellement les noms et les attributs de l'Azha en prétendant que le fait le fait de les confirmer ça oblige le musulman à faire ressembler Allah Azza wa Jalla ses créateurs. Chir dit, rahimahullah, et cette prétention est réfutable pour différentes raisons. Nous nous contenterons d'en citer les deux. Donc, c'est un groupe très connu, les, les annulateurs, tu lui dis Allah descend, il te dit descend pas. Tu lui dis il rit, tu pas il a demain mains, il n'en a pas et comme ça, pourquoi il te dit, si tu dis ces choses là tu vas fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures donc il s'appelle Mu'atila le shir va citer au moins deux raisons pour réfuter leur, yani leur mauvaise aqidah, il dit premièrement, ce raisonnement le raisonnement <coughs> implique nécessairement de faux principes comme le fait d'affirmer qu'il existe des contradictions dans la parole d'Allah azzawajal dire le Coran alors que Allah s'adjuge des noms et des, et des des attributs et et confirme dans un même temps que rien ne lui ressemble non mais on va leur dire donc subhanallah alazim vous connaissez Allah subhanahu wa ta'ala mieux que lui vous connaissez Allah mieux que son messager lui même azawjan c'est c'est pas jugé des noms dans, dans son Coran par exemple il a dit sourate choura verset 11 il a dit rien ne lui ressemble Sur le Taïb, on m'a dit qu'on ne m'entend pas ici. Mousseline, on ne m'entend pas sur le pal. Est-ce que vous m'entendez sur le pal, toc? Mousseline, est-ce que vous m'entendez? On m'a dit qu'on ne pas. De toute façon, Mousseline, tu peux pas savoir tout seul. Il faut... il faut Mousseline, tu peux pas savoir tout seul parce que tu diffuses... Ouais je ne sais pas il faut il faut enlever le rouge à quelqu'un femme Il faut enlever le rouge à quelqu'un inchallah taala Ensuite on sait pas depuis combien de temps il n'y a pas de de, de sur le sur le pastock là S'il faut refaire le cours du début ou là c'est juste maintenant La Attends de regarder quelqu'un pour savoir ona ton inshallah que, yani, on soit sûr inshallah taala طيب رياض دوبي كان يا باص سون sur شاء الله سير son il euh, y avait du début pendant le début challah. moins de 5 minutes 5 hmm, minutes c'est beaucoup ouais je répète donc inchallah taala la dernière disons la dernière chose importante va dire chose importante regard reste avec nous inchallah taala avec le numéro 1 donc deux groupes se sont égarés deux groupes se sont égarés au sujet de la foi En les nomme et on les attributs d'Allah subhanahu le premier groupe s'appelle les annulateurs. les annulateurs, ça engloprit d'abord les djahmites, les mu'tazilites, ensuite ça vient les acharites de nos jours. De nos jours, les ahbaches, les rawafs et les chiars, ah, tout cela rentre dans les annulateurs. C'est quoi les annulateurs Ce sont ceux qui ont renié totalement ou bien partiellement les noms et les attributs d'Allah Azzawajal. En prétendant que le fait de les confirmer ça oblige le musulman à faire ressembler Allah Ta'ala à ses créatures ils disent, si tu dis Allah Ta'ala il a une main ou il deux ça veut dire tu l'as ressemblé aux créatures si tu dis qu'il rit, ça veut dire tu l'as ressemblé si tu dis qu'il descend, tu l'as ressemblé il se met en colère, tu l'as ressemblé donc, qu'est-ce qu'ils ont dit nous on, on renait ces, ces, ces noms là et ces attributs c'est pour ça que le les savants les a, les ont appelés les qui les annulateurs Ensuite, sachez entre, sachez entre parenthèses que tout annulateur, tout annulateur est en même temps un, un anthropomorphiste, un mouchébé, un ressembleur. Tout annulateur est un ressembleur. Pourquoi Parce qu'en fait, pourquoi il a annulé Pourquoi il dit non Je renie la main de d'Allah, je dis pas il a une main. Pourquoi il a dit ça Il a dit ça parce que dans son cœur, il a fait ressembler Allah à aux créatures Il a dit que... Donc, s'il a une main, donc il ressemble aux, aux créatures qui, elles aussi, ont des mains. Donc, moi, je le je dis, n'a pas la main. Si je dis, il rit, ça veut dire que qui y a Donc, je les ressemblé aux êtres humains, par exemple. Les êtres humains rient. Donc, je vais dire, Allah Ta'ala ne rit pas. Et comme ça. Taïeb, Shikh dit, et cette prétention est réfutable. Pour différentes raisons, nous allons citer deux. La première, Leur raisonnement implique nécessairement de faux principes comme le fait d'affirmer qu'il existe des contradictions dans le Coran. Alors que Allah Ta'ala s'est adjugé des noms et des, et des des attributs et confirme dans un même temps que rien ne lui ressemble. C'est pour ça que nous on va dire à ces gens qui renaient les attributs d'Allah, on va leur dire donc vous connaissez Allah Ta'ala mieux que lui pourquoi lui il, il s'est donné des noms et il s'est fait appeler par ses noms. Et mieux encore, il nous a demandé de l'appeler par ses bons noms. Alors, comment suit-il On va croire. Qu'en vous la Allah subhanahu azzawajal. Regardez par exemple le verset. Le verset sur Shora, verset 11. Regardez bien ce verset. Il a dit, subhanahu azzawajal, rien ne lui ressemble. Et il est l'audion et levoyant. le voyant. nous voyons ça dire aussi le clairvoyant, celui qui voit. Donc, regardez Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit En même temps, il a dit, rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. Et, subhanallah l'adim, en disant rien ne lui ressemble, il a dit en même temps, c'est lui l'audion et le clairvoyant. C'est-à-dire, en reniant la ressemblance à ses créatures, il s'est adjugé de non. Il s'est dit, c'est lui, c'est-à-dire c'est moi l'audion et le clairvoyant. Donc va-t-elle nous montrer que yani en même temps on peut joindre entre deux choses Lesquelles de le pas si on dit que il a les noms l'audion le clair voici bon, ça, ça veut dire on l'a fait ressembler n'am donc on choisit ou bien on dit il a les noms et alors on l'a fait ressembler Ou bien on dit n'a pas les noms, il n'a pas les bons noms, il n'a pas les attributs, surtout les attributs. Et comme ça, on ne va pas ressembler. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, a guidé les gens de la sunnah, les la sunnah au jama'a, les a et a étendu leur poitrine de façon à ce que ils peuvent joindre à des premières, Réfutation. La deuxième déchirme, deux choses ayant les mêmes noms et les mêmes attributs, n'inclut pas obligatoirement qu'elles soient identiques. Par exemple, les animaux ont des yeux, des mains et des pieds. Et ce point commun dans la dénomination n'implique en aucune façon que leurs yeux, leurs mains et leurs pieds soient similaires. Ensuite, il dit, le pied d'une fourmi Est-il semblable au pied de l'éléphant En parlant d'une fourmi, on dit « elle a un pied », par exemple, « elle a le pied ». En parlant d'éléphant, on dit « il a le pied ». Est-ce que le pied d'éléphant est semblable celui de la fourmi Est-ce que le pied d'éléphant est semblable à celui du singe, à celui de la girafe Et pourtant, elle, elle a un pied, lui il a un pied, mais sont pas les mêmes. Il dit « par conséquent, si cela est clair et évident entre les créatures, il est d'autant plus que entre Allah et ses créatures donc comme j'ai dit la fois passée il y a un quoi? un point commun on dit en arabe le un point commun entre quoi entre yani, la main d'Allah et notre main la jambe d'Allah, la nôtre les yeux d'Allah, les nôtres c'est quoi le point commun c'est yani, la ressemblance dans quoi dans yani, le fait dans la prononciation c'est tout forme je dis main main de euh, euh, main main de de, de <coughs> main de يعني yani, d'un animal Naam. la main d'un singe oh, j'ai dit donc main en ce qui concerne allah, main en ce qui me concerne main ce concerne le singe mais chacun de nous les trois a une main différente de l'autre chacun a une main qui lui convient à lui n'am et la main de allah est la plus belle est la plus belle et plus belle, elle lui convient et bien sûr personne ne l'a vu mais il en a une يعني yani, qui convient comme j'ai dit qui lui convient à sa beauté. طيب لو دوزيام غوب، ça c'est le premier groupe, les annulateurs qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala en a pas. Alors s'il dit il dit s'il dit si on dit qu'il en a, ça veut dire on la fait ressembler. Le deuxième groupe, les mushabbaha. Ça s'appelle aussi, ça s'appelle aussi les mumaththila, c'est-à-dire les anthropomorphistes Ceux-là c'est tout à fait le contraire du premier groupe. Ils ont confirmé les noms et les attributs d'Allah tout en le faisant ressembler à sa créature, prétendant que cela n'est autre que le résultat de la signification des textes coraniques et prophétiques. Parce que Allah s'adresse à ses serviteurs en des termes qu'ils comprennent. Bien sûr, et cette prétention est fausse. Pour diverses raisons, en voici deux. La première, faire ressembler Allah ta'ala à ses créatures est un concept absolument faux, infirmé par la raison et les textes religieux. Et il est impossible qu'un faux concept résulte du sens des textes coraniques et prophétiques. Deuxièmement, certes, Allah s'est adressé à ses serviteurs en des termes qu'ils comprennent, et selon leur, leur sens propre et non figuré. Mais pour les noms et les attributs d'Allah, la connaissance du comment de ces termes appartient à Allah, lui seul. Non, comment Ça, c'est n'est pas notre ressort. Ça appartient à Allah. Wa Par exemple, lorsqu'Allah affirme qu'il est odiant, ça à dire il l'entend, cela revient à confirmer qu'il possède l'audition. Et certes, l'audition est bien connue dans son sens propre. On sait que ça veut dire que Allah a l'audition il l'entend. C'est le fait de percevoir les sons. Cependant, Le comment et la manière de son audition nous sont inconnus. Car même au sein des créatures, le comment de l'audition est différent. Et cette différence est d'autant plus prononcée et évidente entre le créateur et ses créatures. Allah Ta'ala a dit, surat Taha verset 5, il a dit Le tout miséricordieux, Ar-Rahman, c'est Istawa au-dessus son de tronc. Ar-Rahman ou Istawa Le tout-miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. « Istiwa ». En employant un terme dont le sens « nous est connu », Allah nous a informé qu'il est « stiwa ». Il s'est établi, il s'est élevé, donc au-dessus de son trône. Et cette « istiwa », cette élevation, au sens propre du terme, nous est bien connue. On comprend que ça veut dire « istiwa ». C'est l'élevation, le fait d'être au-dessus Par contre, comment le comment de son élevation au-dessus de son tronc nous est inconnu non. En effet, le comment de l'istiwa est bien distinct entre les créatures. Alors, que dire du de, de, de l'histiwa du créateur par rapport à ces créatures Est-ce que l'installation, est-ce que l'élevation au-dessus d'une chaise stable est semblable à celle au-dessus d'une monture farouche. D'ailleurs, nous, quand on dit, par exemple, que telle personne s'est élevé au-dessus de sa monture, par exemple. Non. X est monté sur sa monture et s'est élevé au-dessus d'elle. Ça veut dire que si jamais il n'y avait pas la monture, ou là, on lui enlève la monture, ou là, on lui enlève la chaise sur laquelle il s'est élevé, la chaise, il va tomber. Est-ce que Allah Ta'ala s'il a même chose quand il s'élève au-dessus du trône si on enlève le trône ça veut dire la subhanahu wa ta'ala va tomber ensuite qui a dit qui a dit que il y avait un toucher qui a dit que il y avait un toucher entre Allah subhanahu wa ta'ala et son trône comme il y a un toucher entre nous et la monture le noue et la chaise qui a dit qu'il y avait ça c'est pour ça que nous on dit seulement il s'est élevé au-dessus du trône on n'a pas dit qu'il y avait le toucher on a dit c'est élevé D'ailleurs, on dit que quand le ciel est au-dessus de ma tête, est-ce que le ciel touche à ma tête Et quand je dis le, le plafond est, est au-dessus de moi, le plafond est au-dessus de moi, ou là, au-dessus de ma tête, est-ce que le plafond est posé sur ma tête Donc, il n'y a pas de toucher. Même chez nous, il y a des élevations, des élevations sont toucher. Qu'en est-il d'Allah subhanahu azzawajal Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour que pour ceux qui peut-être n'ont pas entendu sur le pasteur celui qui veut si qui veut plus de détails en cela qu'il revienne à quoi qu'il revienne inchallah taala au, au cours n'am na qu'on a fait qu'on a fait euh, sur la aqida wasitiya les premiers cours les premiers cours il y a tous les détails sur les noms et les attributs d'allah subhanahu azza wa et maintenant il y a même euh, ouais son il y a même euh, une rum une rum je crois si je me trompe pas qui s'appelle École Salafie c'est École Salafie qui diffuse maintenant les les, les cassettes des cours de la nam et le frère est en train de le renlever le mauvais son le bruit qu'il y a dans ces cassettes le fait de croire en Allah comme nous l'avons décrit quels sont les avantages qu'il procure aux croyants au moins trois premièrement la réalisation de l'unicité d'Allah Azza wa de telle sorte que le croyant n'espère qu'en Allah n'est peur que d'Allah et ne dévoue son adoration qu'à lui Azza wa Jal deuxièmement l'amour parfait envers Allah subhanahu wa ta'ala et son humification résultant de la connaissance de ses bons noms et ses caractères sublimes Je vous ai dit, je vous ai dit une fois le plusieurs fois plus on connaît' Allah talent plus siannée yani, on va mais plus et plus on va le le vénérer pour certains Allah lorsqu n'a yani, pas cette grande émansification cette grande grande valeur ils ne connaissent pas ils ne connaissent pas bien comment on va le connaître pour connaître Allah il faut connaître d'abord ses noms et ses attributs n'am et bien sûr aussi ses actes ce qu'il fait mais surtout ses noms et quoi et ses attributs n'am et troisièmement l'accomplissement de la ça donne l'accomplissement de l'adoration envers Allah en pratiquant ses ordres et en évitant ses interdits n'am quand je sais par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala le voit on dit quoi on dit qu il voit tout donc j'aurais honte de faire certaines choses pourquoi sachant que il me voit là où je suis mais si je sais pas je sais pas cela je crois que il me voit seulement par exemple يعني euh, le jour il ne voit pas la nuit ou là il voit dans la rue il ne voit pas qu'on je suis dans la maison si j'ai ça dans le cœur ça veut dire que quand suis dans la maison ou là donc je fais des choses Non. Maintenant, inchaallah taala on va passer à يعني au deuxième pilier, la foi aux anges la foi en ces anges <coughs> on va commencer par une chose inchallah taala les anges les anges sont des créatures dévouées à l'adoration de la zaouja appartenant à un monde invisible ils ne possèdent aucune spécificité relative à la seigneurie et à la divinité qui ne sont propres qu'Allah Ta'ala, le, le Très Puissant. Donc, les, les, les, les anges, ils appartiennent à qui Ils appartiennent à un monde invisible. On les voit pas, sauf bien sûr, lorsque lorsqu'Allah Ta'ala leur donne le don qu'ils se fassent voir. Et ils n'ont pas de spécificité spécificité relative à la seigneurie. C'est-à-dire qu'ils ne commandent pas, et ils ne dirigent pas ce monde s'ils font quelque chose, c'est par l'ordre d'Allah, et sa permission et son aide. Mais eux-mêmes, ils font pas des choses d'eux-mêmes, ils peuvent pas. Et la même chose, ils n'ont pas de choses spécifiques à la divinité. C'est-à-dire que nous, on adore Allah, on n'adore pas un ange, on ne fait pas des do'as à un ange, on fait pas de ta'okullah à un ange, et comme ça. cri de lumière, cri de lumière, il y a un hadith authentique, qui dit que Allah Ta'ala a créé les anges de la lumière, créé de lumière et doté d'une faculté de soumission totale aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les accomplissent grâce à l'importante capacité qui leur, a, qui leur a été octroyée. Allah Ta'ala a dit, sur l'Anbiya, verset 19-20, sur l'Anbiya, verset 19, verset 19 il a dit, ceux, c'est-à-dire les anges, par des anges, il a dit ceux, qui sont auprès de lui ne sont point trop grands pour l'adorer ne sont pas trop grands pour l'adorer et ne s'en lassent pas et ne s'en lassent pas ils exaltent sa gloire jour et nuit et ne s'interrompent point subhanal azim donc les anges qui sont auprès d'Allah subhanahu wa ne se considèrent point trop grands pour l'adorer. Et ne s'en lasent pas. Ils exaltent sa gloire jour et nuit une ne s'interrompent point. Non. Il a dit aussi, en parlant des anges, il a dit, ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et font strictement ce qu'on leur ordonne. C'est-à-dire, sur Tahrim, Verset numéro 6. Ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et font strictement ce qu'on leur ordonne. Le nombre des anges est immense et seul Allah peut les dénombrer. Le nombre des anges est immense et seul Allah Azzurra peut les dénombrer. D'ailleurs, il a dit dans sur Tel Maud dit verset 31. Nul ne connaît le nombre des soldats de ton seigneur à part lui. Nul ne connaît le nombre des soldats de ton seigneur à part lui. Et les imams Bukhari muslims rapportent d'après Enes au sujet de l'histoire de l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit entre autres La maison habitée dans le ciel le Bayt al-Mamur, vous savez, il y a une maison qui se trouve juste au-dessus de la Qibla, mais Dans le septième ciel. Il a dit, cette maison qui s'appelle Beyt al-Mamur, parce qu'elle est remplie, a été présentée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et cette maison reçoit chaque jour 70 000 anges. 70 000 anges qui y prient. Ils rentrent pour prier. Puis la quittent sans jamais y revenir. Sans jamais y revenir. Donc il y a 70 000 quoi il y a 70 anges qui rentrent chaque jour dans cette maison habitée, le Béthel-Mamwa. Ensuite, jamais ils ne reviennent. C'est-à-dire, ensuite, il y a 70 000 autres. Et comme ça. Donc, imaginez si quelqu'un voulait faire un, un calcul. Est-ce qu'il pourrait y arriver Est-ce qu'on peut faire un calcul à raison de 70 000 anges qui rentrent chaque jour dans le béthel Et on compte 70 000... Hein? Combien ça donne par semaine Sept fois, soixante-dix mille. Combien ça donne par mois na trente fois, soixante-dix mille. Combien ça donne par an Combien ça donne par milliards d'années Combien de milliards d'années que Allah a créé cette maison Et combien donc ça ça donne d'anges C'est pour ça qu'il a dit « nous ne connaît les, le nombre des soldats de ton Seigneur. » Ensuite, il a dit, la foi aux anges comprend quatre points. La foi en leur en leur existence, qu'il existe. La foi en ce dont nous connaissons les noms, comme Djibril, Gabriel, et en ce dont les noms nous sont inconnus. On doit croire en ceux non, dont les noms sont connus et ce dont les noms aussi ne sont pas connus. Troisièmement, la foi au caractéristiques de ceux qui non qui nous ont été décrits tels que Jibril. Na. Donc le prophète sallalahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il a vu Jibril alayhi salam sous sa forme originale originelle dans laquelle Allah taala l'a ta créé. Il l'a vu avec 600 ailes qui couvrent l'horizon. Donc les les, les, les anges qu'est-ce qu'ils ont? يعني dans leur forme originelle comme ils ont été créés ils ont des anges ils ont des anges entre autres jibril comme il a des anges عفوا comme il a des les anges ont des ailes jibril comme il a des il a 600 600 ailes hein? et l'ange peut se transformer par ordre divin sous la forme d'un homme quand cela s'est déroulé lorsque Allah Ta'ala a envoyé Jibril, ça dit Gabriel, il l'a envoyé à à, à Maryam. Non, à Et celui-ci s'est présenté à elle sous la forme d'un homme parfait. Allah Ta'ala a dit sourate 19 verset 17. Sourate 19 verset 17. Allah Ta'ala a dit nous lui envoyons notre esprit, Jibril, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Nous lui envoyâmes Jibril, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Et aussi, lorsqu'il se présenta au prophète, en se frayant un chemin parmi les assistants. Puis, il s'agenouilla face au prophète. En effet, il se présenta sous la forme d'un homme habillé de blanc, aux cheveux tout noirs, et rien n'indiquait qu'il venait d'un voyage. nam. Et personne parmi des compagnons ne le connaissait. Il interrogea le prophète, alayhi sallallahu alayhi au sujet de l'islam. Ensuite au sujet de l'iman, la foi. Ensuite au sujet de l'ihsan, la vertu. Ensuite au sujet de l'heure ultime et ses signes précurseurs. Après réponse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il partit. Ensuite le prophète, alayhi sallallahu alayhi a dit « Cet homme était d'hybride. Il est venu vous enseigner votre religion. » apporté par le Bukhari muslim. Il est venu vous enseigner votre religion. Donc vous voyez que il est venu sous quoi Sous forme humaine. C'est Allah Ta'ala qui lui donne quoi Qui lui donne cette yani, faculté, cette capacité pour le faire. Sinon, il ne peut pas. Naam. Et remarquez ici, remarquez ici, Jibril, qu'est-ce qu'il a fait il a, deux, il a posé quatre questions. C'est quoi la foi C'est quoi l'islam C'est quoi la foi C'est quoi, quoi la vertu et lui a dit, parle mois de quoi parle mois de l'heure et de ses signes précurseurs, la fin du monde. Et malgré cela, qu'a dit le prophète, il a dit, c'est Jibril, il est venu vous enseigner votre religion. Est-ce que Jibril nous a enseigné ici quelque chose Il a posé seulement des questions. Mais, ça, ça rentre dans l'enseignement de la religion. C'est pour ça que les savants ont dit, celui qui pose une bonne question dans le dîme, ça veut dire que il a enseigné la religion. car Quand tu poses une bonne question dans le din, qu'est-ce que tu as fait Donc, tu as poussé celui que tu as, au, auquel tu as posé la question, tu l'as poussé à ce qu'il réponde et à ce qu par conséquent, à ce qu'il apprenne les gens. Donc, tu as été la cause de l'enseignement. Donc, regardez ce qu'il pose, les bonnes questions, comment ils font partie de ce qu'ils enseignent la religion. nam Et nous constatons donc, nous constatons donc que les anges peuvent être envoyés par Allah Ta'ala sous un, sous une forme humaine. Comme cela s'est déroulé aussi avec Ibrahim et avec l'autre. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Sourthoud, verset 69, il a dit Et nos émissaires, nos anges, sont certes venus à Ibrahim avec la bonne nouvelle en disant Salam, c'est-à-dire paix, paix. Il a dit Salam et il ne tarda pas à porter un voroté. Sourthoud, verset 69. Il a dit aussi, dans Sourat, 24-25, il a dit, tes il parvenu le récit des visiteurs honorables d'Ibrahim? Qui c'est les visiteurs honorables? Ce sont les anges. Quand ils entrèrent chez lui, et ils dirent salam, il leur dit salam, visiteurs inconnus. Et aussi Sourthoud, verset 77, lorsqu'Allah a, a dit, et quand nos émissaires vinrent à à Ils furent chagrinés par eux et on éprouva une grande gêne. Pourquoi Car il vinrent vers lui, il vinrent chez lui sous forme humaine. Naam. Et bien sûr, il ne les a même pas reconnus. Il a cru que c'était des des, des, des, des des hommes, des êtres humains. Il les a même invités et il leur a même préparé à manger. Mais quand il leur approcha le, le veau rôti, il a remarqué que quoi Il ne voulait pas manger alors il a vite compris que ce sont des anges car des anges ne mangent pas sinon toute personne qui qui vient comme invité et vient d'un voyage et c'est le moment de manger et de surplus tu vas lui poser elle est comme manger un veau, un, un, un ro un un, un ôti elle va pas le manger alors ça c'est vraiment étonnant donc il a compris que c'était des anges nam et quatrième Il faut croire en quoi Il faut croire en leurs fonctions qu'ils accomplissent selon les ordres d'Allah subhanahu alayhi wa sallam. En effet, les anges entreprennent différentes fonctions comme la glorification et l'adoration d'Allah jours et nuits, sans aucun relâchement ni lassitude. Allah Ta'ala a dit Surat Fusselat Surat Fusselat C'est-à-dire Surat 41, verset 38. Il a dit qui sont aux prétenses seigneurs c'est-à-dire des anges ceux qui sont aux prétenses seigneurs huit jours sont jamais relassés nahmi le glorifie jour et nuit sont jamais relassés il a dit aussi sourate al-anbiya sourate verset 20 il a dit ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent point de plus le prophète sallalahu a dit Le ciel, le ciel menace de se craquer le ciel menace de se craquer sous le poids des anges car il n'y a pas un espace de quatre doigts sans que l'un des anges ne l'occupe étant debout incliné ou prosterné pour Allah taala le trio hadith sahih je répète le ciel menace de craquer sous le poids des anges Ils ont même entendu des fois le prophète prophétisme. Une fois, ont entendu un son. Même les sahabas sont étonnés. Ils ont dit, c'est quoi ça Il a dit, c'est le craquement du ciel sous le poids des anges. Donc le ciel lui-même menace de craquer sous leur poids. Tellement, il n'y a pas un espace de quatre doigts sans que l'un des anges ne l'occupe. Soit en étant debout pour faire la prière. Soit en étant incliné soit en étant prosterné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il arrive que certains des anges aient des fonctions bien précises, comme par exemple Gibril, qu'ils appellent Gabriel, le digne de confiance, Allah Ta'ala l'a appelé l'Amin, responsable de la révélation. C'est lui l'ambassadeur entre Allah Ta'ala et qui Entre Allah Ta'ala et ses messagers. C'est lui qui leur fait descendre la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala l'envoie au prophète et au messager Michael, chargé de la tombée de la pluie et de la poussée des plantes comme l'a rapporté Ibn Khatir dans son ouvrage Bidaya au Nihaya tombe 1 page 50 donc Michael qu'est-ce qu'il fait chargé de la, la, la tombée de la pluie et de la poussée des plantes la poussée des plantes ensuite il y a Israfel chargé de souffler dans la trompe pour l'amence du jugement dernier, du jour du jugement dernier et de la résurrection. Le prophète Aslam a mentionné cet ange quand il se levait la nuit pour prier. Il disait, oh « Ô Allah, Seigneur de Djibril, Mikaël et Israfil, Naam, Créateur des cieux et de la terre, qui connaît les mystères cachés et le monde apparent, c'est toi qui tranches les différents qui opposent tes créatures. Montre-moi par ta grâce la vérité dans ce qui les oppose. » Toi seul est capable de montrer droit chemin à qui tu veux Rapporté par Mousseline et, et il y a aussi Il y a aussi qui Il y a l'ange de la mort Chargé de saisir Les âmes au moment de la mort Il est rapporté dans Certains récits israélites Le nom d'Azraël Certains disent Azraël Au sujet de l'ange de la mort Mais ce nom c'est à dire Azraël N'est pas mentionné Ni donc le Coran dans la Sunna authentique C'est pour ça que c'est pas vrai de dire Azraël. Mais on doit dire l'ange de la mort. S'il s'appelait Azraël, comme disent beaucoup de gens, pourquoi Allah Ta'ala euh, aurait-il omis de le citer dans le Coran Pourquoi il, il a cité Mikaël, il a cité Israël, il a cité Djibril Pourquoi il n'a pas cité Azraël il va dire l'ange de la mort Non. Allah Ta'ala dit dans le Coran, surat 32, surat tzijda, verset euh, 11, il a dit... Dis-leur, dis-leur, l'ange de la mort recueillera vos âmes, il en est chargé. Ulaya tawaffakum malak al-maut alladhi wukila bikum. Dis-leur, l'ange de la mort vous fera mourir, il recueillera vos âmes, il en est chargé. Non. Il y a aussi un ange qui s'appelle Malik, il s'appelle Malik. Cet ange, c'est qui C'est le gardien de l'enfer. C'est le gardien de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la surate 43 43 verset 77 il a dit et ils crieront c'est à dire les gens de l'enfer et ils crieront oh Malik que ton seigneur nous achève il dira en vérité vous y êtes pour demeurer éternellement wa qaluya Malik liyaqdi alayna rabbuk naam liyaqdi alayna rabbuk donc subhanallah l'azim remarquez les gens de l'enfer, qu'est-ce qu'ils vont dire ?« Oh Malik, que ton Seigneur nous achève !» Ils ne demandent pas qu'il yani, que yani, il arrête de les, de les châtier. Ou alors qu'encore moins, yani, qu'il les fasse rentrer au paradis. Ils demandent seulement l'achèvement. Pourquoi Car l'achèvement, c'est la fin du supplice. Mais Allah Ta'ala, yani qu'est-ce qu'il va leur répondre Vous y êtes. Yani vous êtes ici. Vous êtes ici spécialement pour y demeurer. Comme Allah Ta'ala dit. <inaudible> ni il ne mourra, ni il ne sera vivant. Ni il ne mourra pour se reposer du châtiment. Ni il sera vivant pour gagner yani la, la vraie vie. Comme les gens du paradis. Subhanallah. Et il y a aussi quelqu'un qui s'appelle, un ange qui s'appelle Redouane. Redouane. Naam. Le gardien du paradis. Le gardien du paradis. Comme cela a été rapporté par Ibn Khathir dans le Bidaya ou Nihaya. Tombe 1, page 53. Tombe 1, 1, page 53. Il y a aussi Munkar et Nakir. Très connus, ces deux-là. Ce sont les deux anges responsables de qui, si on est le mort après qu'il soit déposé dans sa tombe. Naam. Munkar ou Nakir. Il l'interroge au sujet de son Seigneur, sa religion et son prophète. Comme cela a été authentifié dans la sunnah Sahihah. Et rapporté aussi dans le tafsir Ibn Qathir, tome 2, page 514. Ah. Il y a aussi les anges chargés de sauvegarder les œuvres des enfants d'Adam. Les anges chargés de sauvegarder nos œuvres, nos actions. La ta'ala a dit dans le surat la surat numéro 50 dans le verset 17 18. Allah Ta'ala dit Quand les deux recueillants assis à droite et à gauche recueillent non, Quand les deux recueillants assis à droite et à gauche recueillent il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire Ma yalfidou min qawlin illa ladihirakibun atid Ma yalfidou min qawlin dé la tribu en effet Allah Ta'ala a affecté deux recueillons à chaque individu l'un à sa droite et l'autre à sa gauche nous on les voit pas bien sûr mais ils sont avec nous partout là où tu vas ils sont là ils y sont l'un toujours à droite l'autre toujours à gauche quelqu'un le celui de droite il écrit des bonnes actions Celui de gauche, il écrit les mauvaises actions. Et il te donne 6 heures. Après une mauvaise action, il donne à la personne 6 heures pour voir si elle va se repentir. Il n'écrit pas. Si elle se repentit pas, il écrit. Il y a les anges aussi qui sont chargés de l'embryon. L'embryon dans l'utérus de la mer. Dans l'utérus de la mer. Le prophète A.S.M. a dit la conception de chacun d'entre vous dans le ventre de sa mère s'accomplit en quarante jours. D'abord, sous la forme d'une semence, puis sous celle de plasma sanguin pour une même période, quarante jours, puis sous celle d'un morceau de chair pour une période semblable, quarante jours, enfin, un ange lui est envoyé. Il est insuffle l'esprit vital et reçoit l'ordre d'inscrire quatre décisions le concernant c'est-à-dire le bébé à savoir ce qui lui est imparti ce qui ce qui lui est imparti comme bien et nourriture ensuite son délit de vie ensuite ses actes et enfin sa condition heureuse ou bien malheureuse par Allah en dehors duquel il n'est pas divinité L'un de vous accomplit des actes semblables à ceux des gens du paradis au point qu'il ne reste plus entre lui et le paradis qu'un coude. C'est alors qu'il est devancé par le destin inscrit est amené à commettre des actes dignes des gens de l'enfer, le conduisant ainsi au feu. Par contre, l'un de vous accomplit des actes semblables à ceux des gens de l'enfer au point qu'il ne reste plus qu'un coude de séparant de l'enfer, c'est alors que le destin inscrit le devance et il se trouve à accomplir des actes dignes des gens du paradis qui lui font entrer font rentrer au paradis rapporté par bouhari et muslim n'am tayeb et pour terminer il a dit la connaissance yani que que procure que procure la foi aux anges il a dit elle procure de nombreux avantages aux croyants premièrement la connaissance de l'immensité d'allah de sa puissance et de son royaume en effet l'immensité des anges témoigne de l'immensité de leur créateur qui n'est autre qu'Allah et Allah subhanahu wa ta'ala a permis au prophète de nous décrire un des anges chargé de porter son trône un des anges chargé de porter son trône à cette occasion le prophète nous informa que la distance qui sépare le lobe de l'oreille de l'ange de son épaule, regardez nous, combien qu'il y a entre notre oreille et l'épaule. Entre notre oreille et l'épaule, il n'y a même pas un lompon, il quelques centimètres. Entre le lobe de notre oreille, là où il y a le... Là où il y a... Comment s'appellent les trucs qu'on met sur les oreilles Le truc que met la femme. Sur, euh, dans son oreille c'est quoi comment que ça s'appelle des boucles d'oreilles regardez combien qu'il a de la, la distance entre le l'endroit le, de l'oreille où la femme met la boucle d'oreille et son épaule jusqu'à centimètres. mais le prophète nous a décrit que un des anges un des anges qui porteront la qui porte le 30 de l' là il y a entre l'aube de son oreille et son épaule il y a une distance qui équivaudrait à 700 700 années parcourues à d'autres chevals. Regardez, si je vais monter sur un cheval et que mon cheval courait, non, courait au maximum et qu'il pourrait, que la terre lui donnerait par exemple la capacité non, de pouvoir courir pendant 700 années sans s'arrêter. Combien qu'il va traverser, ce cheval, combien qu'il va traverser de kilomètres pendant 700 ans Vous savez, le, le cheval peut courir jusqu'à 70 et jusqu'à 80, 90 kilomètres à l'heure. Imaginez, il va faire toutes les heures, disons qu'il va faire 80 kilomètres heure. Ah. Combien qu'il va traverser pendant 700 ans Cette distance sera sûrement des milliards de kilomètres. Naam. Donc, regardez combien qu'il y a entre l'oreille de l'ange et son spallaladem et son épaule. Des milliards et des milliards de kilomètres. C'est seulement entre quoi Seulement entre son oreille et son épaule. Alors, qu'en est-il entre yanné, entre spallaladem, entre sa tête nam et ses pieds Combien qu'il doit y avoir de, de kilomètres <rire> D'ailleurs, il y a un hadith que le shikh ici n'a pas cité, que le prophète nous a décrit aussi on dit un ange qui, qui tient aussi qui tient aussi le le, le trône de l'espagnol là il a dit que ses pieds se trouvent dans la, la, la septième terre vous savez il y a 7 terres combien il y a 7 il a dit dans le plus bas de la septième terre là-bas se trouvent ses pieds et il a dit son cou son cou se trouve sous le trône mais il a dit يعني il n'est pas comme ça droit Deux bouts en cou Tellement il est grand Et tellement il n'y a plus de, de, de place Il a dit, il a le cou comme ça tordu Tordu sous le, le arche d'Allah Et deuxièmement ça nous apprend quoi Le fait de croire aux anges Le remerciant le remerciement à Allah Pour son attention particulière Portée à ces êtres humains Puisqu'il a chargé des anges de les protéger D'enregistrer leurs oeuvres et de s'occuper d'autres bienfaits à leur égard. Troisièmement, l'amour envers les anges pour les fonctions qu'ils accomplissent telles que l'adoration de la zaujra. Et bien sûr, un groupe dégaré, un groupe dégaré, en le fait que les anges aient des corps prétendant ainsi qu'ils étaient des forces intérieures bienfaisantes se trouvant dans les créatures. Ceux qui disent que les, les, les anges, même s'ils sont des entités créées de lumière, Non pas quoi non pas de corps Cheikh l'Armoud dit celui-là, c'est un égaré. Cette prétention n'est qu'un démenti du Coran, de la Sunna et du consensus infaillible de la communauté musulmane. Ensuite, il a cité quelques preuves. En cela, il a dit, Allah Ta'ala a dit, Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers, dotés de deux, trois ou quatre ailes. Donc Allah a cité que les messagers Que les anges avaient des ailes Par conséquent donc des corps Et il a dit aussi Si tu voyais Lorsque les anges arrachaient les âmes Aux mécréants Il les frappait sur le visage et leur derrière En disant goûtez au châtiment du feu Donc Allah a cité que quoi A cité que les anges Quand ils vont quand ils vont Recueillir certains âmes Qu'est-ce qu'ils font ils frappent, ils frappent Certains gens Il frappe les mécréants Non, il les frappe avec quoi Sur le visage et sur leur derrière. Est-ce que quelqu'un qui est seulement une lumière, est-ce qu'il peut te frapper Non, il faut qu'il soit un corps pour pouvoir te frapper. Il a dit dans un autre verset. Si tu voyais les injustes, lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et que les anges leur tendront leurs mains, leur tendront leurs mains, c'est-à-dire les frapperont, en disant, laissez sortir vos âmes. Non Ensuite, il a cité l'autre verset. Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront, qu'a dit votre Seigneur Ils répondront, la vérité. C'est lui le sublime, le grand. Donc, ils diront, qu'a dit votre Seigneur Ils répondront, la vérité. Donc, pour poser des questions et répondre, il faut que, quoi Il faut que qu'ils aient des corps, na'am. Et Allah Ta'ala dit, de chaque porte. C'est-à-dire, quand les gens seront au paradis, Allah Ta'ala dit, de chaque porte les anges entreront auprès d'eux en disant salam alaykoum salam sur vous pour ce que vous avez enduré c'est une bonne c'est euh, comme est bonne votre demeure finale n'am de chaque porte les anges entreront auprès d'eux en disant salam alaykoum pour ce que vous avez enduré salam alaykoum bima sabartum n'am comme est bon votre demeure finale. Ni'ma au bada. Donc, vous remarquez que, s'ils rentrent, c'est qu'ils auront des corps, c'est qu'ils ont des corps. Donc, vous voyez que, le jour de la résurrection, quand les gens seront au paradis, qu'est-ce qui va se passer Les anges vont rentrer de toutes les portes. Subhanallah l'Alim. Et, à chaque fois, ils vont te dire quoi Voilà la récompense. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire... C'est-à-dire euh c'est-à-dire ce paradis. Donc vous avez remarqué ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, n'ahm, pour ce que yani vous avez mérité ça, pour c'est pas pour vos prières, bien sûr la prière a un rôle. Mais ici, mais ici, ils vont se suffire à dire pour ce que vous avez enduré. Pour voir que pour savoir aussi que vraiment ce qui fait rentrer au paradis c'est c'est quoi C'est vraiment yani la, la, la patience. La patience. Celui-là il a souffert. Hein, en étant malade. Celui-là il a souffert. De froid. Celui-là il a souffert. De pauvreté. Celui-là il a souffert. Avec ses ennemis. Celui-là il a été tué. Celui-là il a souffert avec son cancer. Celui-là il a souffert. Avec les gens de la Bida. Celui-là il a souffert. En prison. Et comme ça. Hein, pour avoir patienté. Pour avoir patienté. Allah subhanahu wa ta'ala. Et en les gâtra avec ce qu'on a cité ici et dans l'authentique d'Al-Bukhari d'après Al-Bukhari le prophète a dit lorsqu'Allah ta'ala aime quelqu'un il dit à Jibril, Allah le trio aime un tel, aime le donc alors Jibril l'aime écrit aux habitants du ciel Allah aime un aimez le donc ceux-ci l'aiment alors puis l'amour où cette personne sera mis dans le cœur des habitants de la terre, porté par Yannick Bukhari Le prophète a dit, alayhi salam, chaque vendredi, les anges se postent devant toutes les portes de la mosquée. Ils enregistrent les fidèles au fur et à mesure qu'ils y rentrent. Une fois que l'imam de la mosquée, ça sur sa chair, il prit le registre et vient écouter le sermon de l'imam, rapporté par Al-Bukhari. Donc vous voyez que il n'y ce se sont pas seulement, a, vous voyez que ils ont des corps. Certes toutes ces preuves irréfutables confirment bien que les anges possèdent des corps et ne sont pas des forces abstraites comme l'ont prétendu certains égarés défiant ainsi l'unanimité de la nation musulmane. Au prochain cours sera la foi au livre d'Allah On arrête ici, on se rencontre dans un cadre à peu près. Salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatou. <coughs> Nabda inshallah haza wajdan. Sans perdre de temps, باذن الله سبحانه وتعالى. Tafaddal inshallah ta'ala, quelle sont vos premières questions? Tafaddal. Salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatou. Les cinq clés Na'am cher, inshallah je garde le micro sur le inspeak cher pour que ce soit plus pratique. Inch'Allah, comme ça vous prenez le micro juste sur le pal-talk. Inch'Allah, j'alternerai pour pour pas chaque fois reprendre les deux, les deux micros. Donc on va commencer par les questions du pal-talk. Donc question de Ikhlas, Inch'Allah. Salam alaikum, Chir. Est-ce est qu'on essayait de se faire débaptiser ou pas Même si Allah est témoin, est-ce bien de demander l'apostasie catholique sur les papiers en écrivant à l'église, en sachant qu'on s'est fait baptiser à 12 ans par choix. Si l'église voit qu'on a abandonné la religion catholique, en leur disant pourquoi, est-ce bien ou inutile Barakallahu feikum shir. Question de Ibn al-Qayyim al-Jawziya. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shir. Voilà, un talib al-ilm a dit, les compagnons ont divergé dans la Aqidah, alors que Cheikh Hamad al-Ansari a dit les compagnons n'ont jamais divergé dans la Aqidah, même la divergence mais mais la divergence dans la Aqidah a eu lieu après eux ce talib al-ilm n'est pas revenu sur ses paroles après plusieurs tentatives d'autres tulib al -ilm. mais ce frère n'est pas revenu quel est le jugement de ce frère est-il sorti du Minhaj devons-nous écouter ses cours Barakallahu fekoum Cheikh qu'Allah Azza wa Jal vous guérisse. Troisième question. Troisième question. Donc là, c'est une question à titre exceptionnel, car la réponse elle doit être donnée pour lundi. Donc le cher a accordé cette réponse. C'est pour ça que il faut pas penser que c'est un du favoritisme. Jazakoumallahu khayram. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On propose à mon mari un emploi de gardien d'immeuble. Ce travail consiste, entre autres, à accueillir les locataires dans une loge, pantais un bureau, pour enregistrer leurs réclamations, sachant que cette loge a une porte ouverte sur le sur le hall d'entrée de l'immeuble. Parenthèse où passent les locataires. Et sachant qu'une femme locataire peut venir voir mon mari et que mon mari peut aussi être éventuellement amené à intervenir dans l'appartement d'une femme seule, par exemple pour un état des lieux se re, se retrouverait-il se retrouverait seul à seul avec cette femme si la porte est ouverte et mon mari peut-il accepter ce travail entre parenthèses sachant que ça lui permettrait de payer ses dettes pour la question du INSPIC est-ce qu'il y a du son le son il est clair Inch'Allah, je voulais te reprendre tu vois, la question par rapport au Talib qui a fait des erreurs ou quoi que ce soit. C'est rien que des frères qui cherchent la fitna. faut pas poser ce genre de questions. Ces frères-là, ils savent pas ce qu'ils disent. C'est des gens ils ont appris que l'arabe et ils viennent parler de Talib qu'ils ont été auprès des savants. Je, je, je vois de, de qui il s'agit. Euh, à fond par rapport à ça. Donc, je voulais vous dire... Par rapport à cette question qu'elle n'est pas elle pas recevable, il y a que ça Il que des gens qui vont apprendre Arabie et qui viennent parler de Tullah al-Aim qu'ils ont appris de la bouche des savants. Euh, donc on passe à la question la première question de In Spick c'est al 72. Salam aleykoum wa rahmatoullahi wa barakatou cheikh. Je demande à Allah qu'il vous récompense dans cette vie et dans l'au-delà. Est-ce que le prophète sallallahu aleyhi wa salam a vu a déjà vu Allah Azzawajal. Euh, barakallahu feekoum. Wa salam alaikum wa rahmatullahu barakatuh. Deuxième question. J'ai pas reçu l'autre question donc euh, je passe directement à la question de Hurt 19. Salam alaikum, chère. Quelle a vos récompenses euh, vous accorde le firdaus pour tous les bienfaits que vous nous apportez. Si on a des aliments coincés dans les dents et qu'on fait des ablutions Est-ce que les ablutions restent valables malgré que l'on n'a pas touché les endroits au lieu de la nourriture ou, ou autre comme des euh, comme des brins de siwak? Ou est-ce que la bouche doit être parfaitement nettoyée avant de commencer les ablutions? Quelle est la, la règle de base? Barakallahu fikoum. تفضل شيخ. Euh Alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh a Puisqu'on a comment qu'on dit non on ne cherche le mot puisque voilà puisque la deuxième question ne va pas on va pas répondre à la deuxième question donc tu choisis une autre question à sa place hadi wahda deuxième mot par le mot de du cas de de la sœur qui ou la ikhlas qui parlait de baptiser des des baptiser et Comment, c'est quoi exactement ça, t'fadra Naam, cher. Donc, Anna, j'ai jamais entendu débaptiser. Je sais pas si c'est une chose qui qui se fait, Wallahou alam, moi, j'ai jamais entendu. Parce que logiquement, si elle embrasse notre religion, automatiquement, elle, elle est débaptisée de... Elle sort de la de, de, de sa première religion. Donc, Wallahou alam, je, je connais pas si peu. En fait, elle parle de elle parle de, de l'église. Est-ce que c'est utile que l'église sache qu'elle a changé de, de religion Étant donné donc qu'elle qu est partie à l'église il y a 12 ans, ou à l'âge de 12 ans et qu'elle qu'elle s'est fait baptiser, elle demande que si c'est utile si c'est utile de que l'église soit au courant de, de cela. Donc, le seconde question. Donc, question de Oumusafia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu alaikum pour le temps que vous nous accordez. Est-ce que les anges habiteront avec les habitants du paradis Fadal akhiru ghuraba. je voulais justement apporter une précision par rapport à l'église elle justement si si la soœur demande ça c'est parce qu'en fait si elle elle demande donc l'excommun enfin d'avoir un document écrit comme quoi elle est plus chrétienne de, elle va être effacée des registres de chez enfin à l'église elle va être effacée elle va être considérée comme euh, mécréante pour les chrétiens et elle veut donner donc la bonne réponse euh, en disant que l'islam c'est sa, sa religion et elle fera pas partie des, des des chrétiens de la liste des chrétiens, du nombre des chrétiens euh, dans les statistiques et dans tout c'est pour ça qu'elle avait une preuve comme quoi elle a vraiment quitté le christianisme Allah alam shir Al-Fatdha al-Shir Taïeb maintenant j'ai bien compris Alhamdoulilah Taïeb On commence donc par cette question je voudrais dire lorsqu à la que d'abord le ni le plus essentiel le plus essentiel qui a rapport avecannée son entrée au paradis nam et son énoig au monde de l'enfer c'est quoi c'est de renier cette chose dans le cœur. c'est de renier dans le corps' qu'elle soit juives ou chrétienne ou le bouddhi ou là et que Qu'elle euh, qu confirme dans son cœur que, alhamdoulilah, puisqu'elle est devenue maintenant musulmane, elle confirme que seul l'islam c'est la vraie religion, la vraie religion, et que toutes les autres religions qui étaient vraies en leur temps ont été abrogées avec la venue de l'islam. Maintenant, si en plus de cela, elle sait qu'elle peut se faire barrer des listes, etc., sans se faire de problèmes, quand je dis sans se faire de problèmes, C'est-à-dire sans se faire emprisonner, sans se faire expulser de la France, sans se faire euh, je ne sais pas quoi. Non. Et qu'elle peut le faire, comme j'ai dit, sans qu'elle s'attire du mal, c'est bien aussi de le faire. C'est de, de, de s'effacer, même des listes. Je m'efface de la liste, je ne veux pas qu il reste quelque chose de, de, de mon coffre et de mon ancienne mécréance. Mais comme j'ai dit, si toutefois elle sait que ça ne va pas lui attirer des ennuis. Sinon, alhamdoulilah, yani, avec ce qu'elle a dans le cœur maintenant et ce qu'elle fait, bien sûr, comme action, yani, c'est une preuve qu'elle a quitté la mécréance. Alhamdoulilah. T'aïe. Pour la deuxième question, c'est-à-dire la personne, elle doit juste envoyer... Ah, une lettre, alhamdoulilah. Elle envoie une lettre, alhamdoulilah, c'est bien. Elle envoie une lettre où elle dit que... Alhamdoulilah, yani... Je ne sais pas si c'est obligé qu'elle dise qu'elle est en islam ou pas. Mais, elle envoie une lettre pour se désavouer d'une religion abrogée. D'une religion abrogée. Quand euh, la personne qui a dit qu'elle voulait travailler, etc., et la porte, etc., la loge, etc., elle peut travailler, si elle est, comme elle dit, elle, dans le besoin pour payer les dettes, etc., et si toutefois, elle sera appelée à rentrer dans une maison, elle doit laisser la porte ouverte. Non, elle doit laisser la porte ouverte. Quand je laisse la porte ouverte, je ne suis pas dans le tête-à-tête. -tête. Je ne suis pas dans le tête-à-tête. -tête. Il faut laisser quoi La porte ouverte, quand c'est une situation comme celle-là. Non. À propos du prophète le Seigneur. La seconde, c'est du prophète le Seigneur. Non à propos de est-ce que le prophète a vu Allah wa lors de l'ascension justement ça a un peu rapport avec la question qu'on a effacée les salafs ont un peu divergé sur ce point et pourtant il est dans la aqidah comme Abdullah ibn Abbas qui disait que le prophète a vu Allah wa avec un oeil qui était au dessus de sa tête certains ont dit de son coeur Mais le vrai, le plus juste, c'est que le prophète, a.s., pendant l'ascension, n'a pas vu Allah s.w.t. Mieux encore, il a dit, c'est une lumière, Nour, un Na'ara. Comment puis-je le voir Dans un autre une autre version rapportée par Imteimiya, -im il a dit Na'ar. Il y avait un feu. Comment puis-je le voir Et dans une autre version, Nour, c'est-à-dire il y avait un voile de, de, de lumière entre moi et lui. Un Mohim n'a que vous devez retenir et c'est celui de Sunna wa Jamaa dans la aqida que non seulement le prophète ali sur ne l'a pas vu mais encore qu'aucune créature depuis que Allah ta'ala a créé le monde aucune créature ne l'a vu il ne peut le voir jusqu'au jour de la résurrection n'am pour les ablutions les ablutions et la nourriture la base c'est quoi la base c'est que on doit quand on fait le wudu si on a le siwak par exemple, on utilise le c aussi pendant l'O-DON. Et ensuite, on va pas chercher est-ce qu'il y a des choses qui sont restées ou pas. Et si lorsqu'on termine la salate, on trouve qu'il y a des choses qui sont restées, les ablutions sont valides et on refait pas les ablutions, on refait pas la salate. Non. Surtout, il faut pas rentrer dans ce OSOES car il n'y a pas une personne qui n'a pas quelque chose entre ses dents. C'est impossible. Tu as toujours quelque chose entre ses dents, tes dents. Aussi minime soit-elle. Et si tu vas chercher avec le microscope, tu vas trouver des, des millions de choses dans tes dents et entre tes dents. C'est pour ça que, tant que tu ne ressens pas qu'il y a quelque chose qui te gêne, par exemple, dans tes dents, Alhamdoulilah, tu as fait tes ablutions normalement, tu fais la prière normalement, pour ne pas rentrer dans les osses. Même après avoir trouvé une chose, on refait pas les ablutions, on refait pas la salat. Et pour les anges, est-ce qu'ils vont habiter avec euh, les croyants au paradis, nam ce qu'on sait, ce, qu ce que le Coran nous a appris, notre c'est que les anges, ou bien alors certains d'entre eux, seront avec les croyants, mais pas du matin au soir, c'est-à-dire il va habiter avec toi. Non, le croyant sera avec son épouse et ses enfants. Et elle aussi, elle sera avec son mari et ses enfants, si elle a des enfants. nam L'ange ne va pas te gêner, mais... L'ange, quand on a besoin de lui, il vient. Il vient pour te saluer, par exemple, pour te dire, pour te montrer des choses que tu connais pas, des endroits que tu connais pas, des choses comme, par exemple, elles sont, etc. Pour t'emmener vers des endroits, visiter comme ça. Même pour emmener certains gens visiter leurs parents qui sont en enfer. Que Allah nous préserve. Oui. Voilà inchallah ta'ala pour les questions les cinq premières. Tfaḍḍal inchallah ta'ala pour les cinq suivantes. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Nam donc la prochaine question. Question de Bibi 34. Une, une sœur demande. Assalamu alaykum cheikh. Mon mari a besoin d'explications sur le fait que ce soit nous qui avons la bonne aqida, minhaj salafi. Il voit certaines personnes se prétendant salafi mais qui font des choses incompatible à cet aqidah au niveau du comportement surtout, il ne comprend pas pourquoi ce serait nous qui argumentons avoir la vérité et pas un autre groupe, il n'accepte pas d'entendre que c'est le minahaj des salaf au travers de l'ahle sunnah wal jama'ah qui, pr qui prétendent être le groupe qui ira au paradis et qu'il vous mette vous et votre famille sous son nombre de jours n'y aura d'ombre que son ombre. Question de Amatul Haqq. Salam alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatou cheikhana. Pouvez-vous m'expliquer lorsque l'on demande la lorsque l'on demande la demande de protection contre l'enfer ou la demande de paradis, comment devons-nous faire Que devons-nous dire Est-ce que cela doit se faire à haute voix Pouvez-vous me détailler la question par la qawl fikoum et me donner un exemple de récitation. Nan, donc euh, Oumusafia, donnez-moi la question, Inch'Allah. On va la mot sur le PV. Si elle est prête, bien sûr. Oumusafia, est-ce que la question est prête donc Pour pas perdre de temps, on passe à la question suivante. Question de Oum sena Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shir Avant tout, Inch'Allah, vous allez bien ainsi que votre famille. Sana et Lina m'ont fait promettre de vous passer le salam de leur part. Qu'Allah vous récompense pour tout le temps que vous nous consacrez. Ma question. Chaque année en France, il y a rassemblement aux bourget qui réunit des intervenants pour parler de religion. En fait, c'est la 27 e rencontre, subhanallah, 27 ans, qui sont... Ils sont là à faire leur dawa. De plus, il y a la mexité. A la mosquée, il a été distribué un tract pour l'annonce du bourget et permettre aux gens de s'y rendre. Une association IKHWAN a prévu un bus et un prix raisonnable pour les trois ou quatre jours de conférence. Des sœurs partent sans mahram et surtout, voici la liste des intervenants cette année. Liste intervenants bourget 2010. Omar, Abdelkaifi, Abdullah Basfar, Larbi Bechri, Pascal Boniface, Hassine Koucen, Ahmed Jaballah, Raphael Eugier, Tariq Oublu, Tariq Soudan, Tariq Ramadan, Hany Ramadan, Mohamed Elaby, sommes-nous responsables de ne pas intervenir Pouvez-vous nous dire à qui incombe la responsabilité Est-il permis de distribuer ces tracts que devons-nous faire Une personnalité convertie depuis peu, écoute votre cours, cher. Quel conseil pouvez-vous lui donner Elle écoute pour la première fois votre cours, cher. Barak lof et kom. Donc, cher, actuellement, il y a une, personne, une personnalité qui est récemment convertie elle vous écoute. T'fadal akheru raba. Non. donc euh, j'ai pas eu toutes les questions je, je vais donc lire que les questions que j'ai reçu donc la question de Anna Mouslim et entre parenthèses sur euh, donc la, la, la personne à qui vous avez répondu par rapport à, euh, au baptême et euh, donc elle, elle demande elle, euh, non, sur, euh, il a eu deux questions Trois questions à fond. Elle demande si elle peut euh, enregistrer, enfin, prendre de l'enregistrement cette partie. Moi, je vais lire deux questions, Chir. Ça va faire donc cinq. Cher. Donc, voilà. C'est la question de euh, Anna Muslim. Salam alaykum wa rahmatullah. Qu'Allah vous récompense, Chir. Combien de temps a-t-on pour prier Salat al Y a-t-il... <coughs> Y il un empêchement à ne pas la prier tout de suite sans raison valable Et est-il vrai que c'est comme ça pour Salat l'Aïcha Qu'il est préférable de la prier dans son deuxième temps Il y a-t-il Ensuite, <coughs> la deuxième question, c'est donc la question de Oum Amina Sara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakum Allah. Subhanahu wa ta'ala. Le cheikh savoir qui seront les personnes qui auront l'immense récompense et le plaisir de voir le visage d'Allah Azawajal au paradis. Est-ce que c'est tous les habitants du paradis ou non Non. Donc pour la première question, pour la première question, je n'ai pas entendu la personne, je crois qu'elle a dit, elle a dit "Mon père euh, et ensuite, vous avez parlé d'un sunnah ou jama'a, le minhaj, etc. Est-ce que cette personne veut dire que son père va entendre ce que je vais dire ou bien elle veut, elle veut dire que j'explique son mari Son mari, est-ce qu'il est présent Est-ce qu'il est présent Est-ce qu'il entend cette réponse Deuxièmement, pour la personne qui a parlé de la protection, la protection contre l'enfer et la demande du paradis. Est-ce qu'elle parle de cela dans la salate ou bien pas dans la prière T'es fadal. Naam, cher, c'est dans la salate. Et pour l'autre personne, je lui ai demandé est-ce qu'il est là, son mari, mais je n'ai pas de réponse. j'ai pas de réponse. T'es fadal, cher. Ça y est, pour la première question, pour... Euh... Elodie, tu peux Je dis pour la personne, n'am, qui parlait de des des salafis et qui disait que ils représentaient pas يعني اهل السنه والجامعه et que ils avaient des fautes etc Donc je voudrais dire d'abord, je voudrais dire d'abord que l'essentiel c'est quoi L'essentiel pour tout musulman c'est d'être sur le droit chemin. Le droit chemin de nos jours est disputé par beaucoup de sectes et chaque secte dit c'est nous qui sommes sur le droit chemin or si on revenait vraiment à la, à la vérité et on comparait entre ce que disent toutes les sectes vous allez trouver que le meilleur groupe c'est le groupe qui s'appelle de nos jours az-sunna wa et qui s'appelle aussi yani qui suit le rite salafiste le rite le rite des salafis mais les salafis c'est pas dire les vrais pas comme on dit aujourd'hui les salafis de de de du jihad les salafis de du combat les salafis de de benladin les salafis de je ne sais pas qui ce sont pas cela les salafis les salafis c'est ceux qui suivent le prophète sallalahu alayhi wa sallam et ses compagnons et leurs enfants يعني en sur la aqida sur le minhaj et sur la voie qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala ensuite le fait que les salafis font des fautes, font des fautes ça ne veut pas dire que le en lui-même est faux. C'est comme les musulmans. Les musulmans, beaucoup d'eux boivent de l'alcool. Et beaucoup d'eux font la fornication et mentent quand ils parlent. Mais cela n'empêche que l'islam est la vraie religion et la plus belle. Et la plus belle et la meilleure et qu'il n'y a que l'islam qui est valable. Et pourtant, regardez combien il y a de musulmans qui font des fautes et qui font des péchés la même chose tu peux être celle la fille tu peux être ellema et il y a d'autres qui qui qui àamouchissent àamouchissentage yani, et euh, ce que tu es en, tra en train de suivre soit yani, en le faisant yani, exp euh, euh, expressément y yani, pour amouchir ou bien yani, ils font des fautes comme tout le monde fait des fautes mais je voudrais rassurer la personne que de nos jours seul ce groupe et son minhaj le minhaj qui suit c'est le seul wa qui mène vers Allah wa vers son paradis et que tous les autres minhaj en quoi ont des bidats ont des innovations dans leurs adorations et mènent vers l'enfer certains mènent vers l'enfer éternellement comme le minhaj des, des chiites qui insulte les femmes du prophète et qui les calomnie n'am qui, qui font le shirq dans l'adoration et qui demandent de secours à Hussein au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala et d'autres menhadj qui quoi qui men vers le feu et font rentrer au feu même si après ils vont sortir comme les khawarij et les takfiri de notre de nos temps au yad billah le mhem toute personne, toute musulmane là, doit se proclamer de Minhaj al-Sunna al-Jama'a. Certains l'appellent Salafi, l'autre dit Minhaj al-Sunna al-Jama'a. Et si on dit Minhaj al-Sunna al-Jama'a, c'est mieux pour ne pas faire peur aux autres. Car certains et beaucoup croient que Salafi c'est une secte et que c'est grave. Et que c'est des terroristes ou je ne sais pas quoi. Alors pour éviter de leur faire peur, qu'on je avec quelqu'un qui n'a pas science, ils me demandent de qui tu es, je dis Al-Sunnah al-Jama'a, Inch'Allah. Mais si, yani, je suis avec des gens qui ont de la science et qui, Allah, connaissent bien les sectes, naam, je dis que, Alhamdoulilah, je suis les Salafs Salahs, je suis leur Minhaj, bi-idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Et Al-Sunnah al jamaa les Salafis, les vrais, Inch'Allah, ce sont les gens qui connaissent mieux le Haq, et qui sont des plus miséricordieux envers quoi envers al-Khalq c'est pour ça que sont sunna qu'est-ce qu'ils disent en arabe ils disent le vrai Salafi le vrai Al-Sunna connait mieux que quiconque la vérité car il suit vraiment le prophète et vraiment il loin de toute bida et c'est lui le plus miséricordieux envers les créatures d'Allah car plus Tu connais le dîn, puis tu deviens miséricordieux envers qui Envers Allah, envers les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils soient des êtres humains, ou qu'ils soient des animaux, ou qu'ils soient des insectes. Tu vois pas que en suivant le, le vrai minhaj, en étant à sunnah al-jama'ah, tu connais donc tout beaucoup de hadiths. Donc tu connais le hadith qui dit que c'est interdit de tuer la fourmée. Le hadith qui dit que c'est interdit de tuer la grenouille. Le hadith qui dit que c'est interdit de tuer Euh, comment ça s'appelle J'ai oublié comment s'appelle en français. Celui qui vient en groupe comme ça, et il mange tout. Ce pas les zirandelles. Il mange le blé, ils mangent tout. S'ils arrivent dans un champ, ils mangent tout. Comment il s'appelle Les sauterelles. C'est interdit tuer la sauterelle. Tu connais le hadith qui dit c'est interdit de... Bon, j'ai cité la fourmille, la grenouille, euh, la sauterelle. Bon, ça c'est un exemple, et de tuer tout, tout animal sans quoi Sans cause. sans cause Alors qu'en est-il de tuer un être humain Qu'en est-il de tuer un être humain Et de faire la dawa aux gens en leur apprenant l'amour mutuel, l'âme a'm, l'amour du voisin, l'amour de d'autrui. Regardez, rentrez dans les salons des tekfiris et écoutez qu'est-ce qu'ils apprennent aux gens du matin au soir. Mécréons, pervers, salauds, euh, kéfer hypocrite du matin au soir na'am Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve le mouhime <coughs> quant à la deuxième personne qui a posé la question sur euh, la protection contre l'enfer etc il faudrait qu'elle sache que cette chose se fait dans salat nefila on fait pas cette chose dans la salat obligatoire d'après la vie de Sheik bin al Allah, et que l'affaire dans la nefila c'est par exemple quand tu lis par exemple un verset tu lis par exemple Lorsqu'Allah Ta'ala dit, je donne un exemple, lorsqu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, Allah Ta'ala fera rentrer ceux qui, les croyants et ceux qui font les bonnes actions, de, des paradis sur lesquels coulent des ruisseaux. Tu t'arrêtes, tu dis par exemple, Allahuma trinni jannatek. Il y faites-moi rentrer votre paradis. Et comme ça, à chaque fois que tu lis un verset il y a le mot paradis, que Allah subhanahu wa fait rentrer au paradis ou que comme il l'a dit dans un autre verset, par exemple, il aura préparé des versets sous lesquels coulent des ruisseaux. Tu t'arrêtes, tu dis, « Ya Allah, faites-moi rentrer votre paradis. Ya Allah a jannatek, par exemple. » Ici, il y a un verset où il parle de, de Jahannam. Par exemple, il dit que... Hum... Non, il n'y a pas de doa précise. Justement, il n'y a pas de doa précise. À voix haute ou à voix basse, comme tu veux. Si comme tu veux. Tu te fais entendre, tu fais entendre, mais ce n'est pas dans ton cœur. Ce n'est pas dans ton cœur. Nam, il faut au moins que tes tes lèvres tes lèvres bougent, tes lèvres bougent. Si tu es seul, tu peux le dire à un peu à haute voix. Si tu es avec des gens ou là des gens, il y a des, des, des gens avec toi dans ta chambre, يعني ne le fais pas à haute voix pour que ne pas rentrer dans sensation. Nam, sauf si tu veux leur apprendre une sunna inshallah taala pour pour qu'il te demande toi tu as fait ça tu dis car c'est une sunna n'am et quand il, a, quand il y a un verset de l'enfer ça par exemple nar wa tu arrives à ce verset tu t'as tu dis Allahumma qini qini Allah preservez moi de votre châtiment ou Allahumma qini Allah preservez moi de l'enfer et comme ça c'est toi qui choisis ce que tu dois dire il n'y a pas de doit précise inshallah taala n'am pour la horte Omsana euh, um je dis wa euh, mm. alayk salam wa ala Sana wa Lina j'espère qu'elle se porte bien inchallah mm. taala et que mm. on les verra très bientôt بإذن الله سبحانه وتعالى quand ta rendez-vous هذا de Bourgie quelque chose comme ça si j'ai bien entendu euh, ayant entendu et entendu les gens qui vont assister ils vont assister donc tous ceux tous ceux qui vont assister là-bas sont l'une des deux choses il n'y a pas de une troisième chose Tous ceux qui vont assister là-bas sont dans l'une des deux catégories. La première catégorie, ce sont des muqtadiahs. Des muqtadiahs d'effets muslims, établis, et etc., qui vont aller assister. Ou alors la deuxième catégorie, ce sont quoi Ce sont des ignorants. Je dis par ignorants, des gens peut-être qui sont nouveaux dans le dîn, des reconvertis, qui viennent de rentrer, qui ne connaissent rien du ménage, ils vont monter, m'sakkan, et ils vont partir, croyant que, ils vont aller chez des savants apprendre la religion. Donc, il n'y a pas trois choses. Ou bien, ils ont un peu de science, etc., et ils veulent aller, et ils parlent avec des preuves, soit disons des preuves, et etc., ce sont des moubtadéas. Ou bien, miskin, il dit, moi, je vais là-bas, je vais apprendre, des savants, etc. C'est un miskin, celui-là, et ne connaît rien dans le dîner, il est nouveau. Peut-être que nous tous, on est passé par ce chemin lorsqu'on était nouveau. Allah subhanahu wa ta'ala, al quant à l'arrest, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. On ne doit pas distribuer ses tracts et on ne doit en aucun cas participer et aider une personne qui veut aller là-bas. Au contraire, si on peut, je dis si on peut, on fait la da'wa à ceux qu'on connaisse pour qu'il n'y aillent pas. Mais sans faire de fitna. C'est-à-dire, je vais pas me lever comme ça dans la mosquée et dire, attention, n'y allez pas parce que je vais faire une fitna et ça va se retourner contre moi surtout si je suis dans une ville où les gens n'ont pas de science et que la plupart ya yani, sont des, des, des ignorants bien des innovateurs donc moi quand je connais quelqu'un je lui dis je lui dis voilà etannée yani, tu vas là bas vraiment c'est comme siannée yani, tu tu non seulement tu perds temps temps mais encore tu vas te remplir de de pêcher de bida et de, tu vas revenir tu vas perdre ton temps pour rien et chacun va dire à l'autre man et comme ça on fait la dawashallah de yani, Comment on peut Si on ne peut pas, l'essentiel, je sauve ma peau. L'essentiel, je sauve ma peau. Moi, je n'y vais pas et mes enfants n'iront pas. Maintenant, si je peux yani, étendre encore ma dawa je l'étends. Si je peux pas, Allah ne va pas me dire pourquoi. C'est tout ce que je peux faire. Je, je me sauve moi et ce que je peux sauver, ce sont mes enfants. C'est tout dans ce cas. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ensuite, pour... Euh, la personne qui a dit, non, une seconde, la personne qui a parlé de salat d'or et salat d'aïcha, je voudrais lui dire en général, en général, que toutes les salats, yani, quand on les fait à leur première heure, c'est ça la meilleure des choses. Car le prophète, on lui a demandé quelles sont les meilleures choses, meilleures actions, au -delà. il a dit c'est de faire la prière en sa première heure. Même salat l'aïcha. Salat l'aïcha. Salat l'aïcha. Quand tu entends l'adhan, si tu peux, tu fais la salat en son première heure. Et plus, quels sont les délits du fait que c'est interdit de distribuer les tracts Les délits qui disent que c'est interdit de distribuer les tracts, c'est le verset. Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit 3 aidez vous nam àéré au 3 aidez vous dans l'accomplissement du bien et la piété et ne vous entraidez pas dans la turpitude et yani, l'autre chose etmo euh, do et la transgression est ici distribuer un tract ça veut dire c'est comme si tu parlais distribuer un tract ça revient à quoi à prendre le micro et dire aux gens allez au bourgers Il y, a, il, y a, il y a des cours là-bas. C'est la même chose. Quand tu donnes un tract, où tu pars, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc, distribuer un tract, ça revient à dire aux gens, je vous exhorte à aller là-bas. Et, si tu les exhortes à aller là-bas, donc, il n'y a pas de différence que tu ailles toi aussi. puis tu dis aux gens, On va aller là-bas. Pourquoi toi, tu vas pas C'est un exemple. Naam. Donc, incha'Allah ta'ala, il ne faut pas distribuer les, les tracts et s'en éloigner, Inch'Allah Ta'ala. Pour les salawat, la meilleure des choses, c'est de faire les salats en leur premier temps. Comme a dit le prophète, a. toutefois, il n'est pas interdit de retarder la salat. Je la retarde d'un quart d'heure, vingt minutes, une demi-heure. Surtout, si ce n'est pas salat subh, et ce n'est pas salat maghrib. Car ces deux-là sont plus ou moins courtes. Mais si c'est dhar, asar, isha, Je peux la retarder une demi-heure, une heure moins quart, jusqu'à une heure. Non, je peux. Mais plus je retarde, plus il y a naît les récompenses diminuées. Celui qui l'a fait juste après l'Adam, je donne un exemple. Il a 100, 100 Hassanat, c'est un exemple. Ensuite, un quart d'heure après, ça devient par exemple 99. Ensuite, ça descend 98, 97. Mais tu n'as pas de péché. Ensuite, va arriver à un moment à peu près deux heures après ou la 1h30 après, va arriver le moment où Nam na ça devient avec les péchés. Ça devient avec les péchés. Comme l'asr, par exemple, lorsque le soleil commence un peu à rougir. Tu vas faire ça l'asr avec des péchés. Comme salat l'asr, lorsque le moment du asr est prêt. Dans ce cas, ça devient quoi Ça devient, comme vous savez, interdit. Et la isha, c'est la même chose. Si tu la fais en son, en son premier temps, c'est la meilleure des choses. Si tu veux spécialement la Isha, la laisser un peu pour la faire en groupe, c'est bien. Spécialement la Isha. Si on la laisse un peu, parce que dans une demi-heure, ou là, dans une heure, ou là on va la faire en groupe. C'est mieux. Il y a un hadith spécialement sur ça, la Isha. Quant à qui verront le visage d'Allah, est-ce que certains le verront, d'autres le verront pas Toute personne qui rentrera au paradis, aura la faveur et la grande faveur de voir Allah subhanahu wa ta'ala comme il l'a dit dans le Coran il a dit sur des divans en train de regarder il regarde quoi sur les divans qu'est-ce qu'il regarde il regarde Allah subhanahu wa ta'ala il ne l'a pas cité comme il l'a dit des visages en train d'attendre ensuite il a dit des visages c'est-à-dire gai Euh, ensuite, il a dit « Il a en train de contempler leur Seigneur. » Donc, toute personne qui va rentrer au paradis reste, comme disent les savants, ce n'est pas tous les gens du paradis qui le verront yani, la, la même fois, le, le même nombre de fois. C'est pour ça que les savants disent qu'il y, y a des gens qui verront, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir et d'autres peut-être le verront une fois par jour d'autres peut-être une fois par semaine peut-être une fois par mois et comme ça d'après bien sûr qu'est-ce qu'est ce qu'il qu qu faisait ici, ici comme action et d'après la sincérité qu'il avait ici vous n'allez pas me dire que Allah subhanahu ta'ala le plus juste et le plus équitable va donner la même récompense à quelqu'un qui dort toute la nuit et quelqu'un qui fait prier à prière toute la nuit. A quelqu'un qui mange toute la journée. Et à quelqu'un qui jeûne toute la journée pour, pour son visage. Est-ce qu'il va leur donner la même récompense Si quelqu'un le ferait dans cette vie, on va dire de lui c'est un injuste. Cette personne-là, c'est une injuste. Naam. Qu'en est-il d'Allah subhanahu wa ta'ala Certaines personnes dorment toute la nuit. Et d'autres passent la nuit à prier. Est-ce qu'elles seront la même chose dans le paradis Non, sur mon pas. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne des, des faveurs qui, qui ne donnera pas donc en je rassure je rassure tous les croyants que tout croyant qui rentrera au paradis verra allah au moins une fois dans sa vie au moins une fois dans sa vie que allah subhanahu wa ta'ala karim enfin pour la personne qui est convertie qui écoute les cours je lui dis Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, l'ouange Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné cette faveur d'avoir ouvert ton cœur à cette religion et de t'avoir guidé vers le chemin qui mène vers le paradis. Je donnerai seulement deux ou trois conseils comme ça très vite. Le premier conseil, Karim ou bien sache que alors sache que' euh, cest une soeur nam na donc horticalima il faudrait savoir à la la cher sûr que euh, lorsque pra qui nous a créé qui nous a demandé de l'adorer nam nous a laissé nous a laissé nam ou bien nous a envoyé tout ce qui tout ce qui est capable de te montrer par détail comment adorer le seigneur à zo et ceci se trouve dans trois choses dans le coran la sunnah du prophète et la compréhension des salafs, c'est très important le Coran et la sunnah, les ahadith ces de là, comment on va les comprendre on va les comprendre d'après comment les ont compris les pieux prédécesseurs et non pas comme les ont compris les sectes égarés, première des choses c'est un peu pour que vous compreniez un peu, c'est un peu comme quelqu'un par exemple qui qui fabrique une machine à laver Mais cette machine à laver, par exemple, elle est vraiment, yani, dernier modèle, elle, comprend, elle a des options vraiment, yani, m'achat Allah, ce sera plus ou moins difficile de, de, de, la, de la faire fonctionner. Mais, alhamdoulilah, celui qui t'a vendu, qu'est-ce qu'il va donner Il va donner un petit livre qui s'appelle un guide. Plus, plus tu lis à l'intérieur, plus, m'achat Allah, tu sauras comment faire fonctionner cette machine à laver pour arriver vraiment un lavage, disons à 100%. M'cha'Allah, pour que les vêtements soient vraiment blancs, qu'il n'y ait pas de tâches tières. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a laissé comme ça un courant une Sunna, et si on les suit, d'après la compréhension des salafs, on va arriver, incha'Allah, à la meilleure des fins, qui est le paradis, le visage d'Allah, mais aussi ici, dans cette vie, tu vas vivre la vie la plus merveilleuse qui puisse exister, bi'idnillahi, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le deuxième conseil, c'est pourquoi Il faudrait faire des efforts pour avancer dans cette religion et avancer comment ce n'est pas en construisant des revolvers et en aiguisant les sabres pour aller tuer les gens mais si on avance en apprenant sa religion en apprenant sa religion chaque jour on apprend chaque jour on apprend quelque chose et comme ça on avance c'est pour ça que' est a dit dans le coran il a dit comme il a dit pour celui qui d'entre vous voudrais avancer ou reculer Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il a dit voudrait avancer ou reculer ça veut dire qu'en islam il y a pas de milieu il y a pas de milieu dans dans, dans le ilm c'est-à-dire ou bien tu avances ou bien tu recules il n'y a pas tu stagnes alors qu'est-ce que tu fais je te dis je stagne il y a rien ça fait ça fait ça fait 2 années que j'ai pas ouvert un livre je stagne c'est pas vrai il est il est en train de revenir marche arrière il sait pas Inchallah Taala dit pour celui qui veut avancer ou reculer. Alors toi inchallah Taala pour avancer, n'am, tu dois comme ça lire certains livres, écouter des, des, des cours et comme ça. Et là, je profite pour donner le peut-être le conseil le plus important, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de bien bien bien bien bien et de faire beaucoup beaucoup d'efforts pour choisir, n'am, quels sont les livres qu'il faut lire et quels sont les savants qu'il faut écouter s sont les livres qu'il faut vivre lire pardon et quels sont les savants qu'il faut écouter na c'est pour ça que tu devrais choisir un entourage qui soit machallah pour qu'il te guide aussi pour qu'il te guide aussi et que tu ne tombes pas ni dans années de faux de faux musulmans comme on dit' et enfin et enfin la troisième la c'est de bien mettre dans ta tête et charallah que Il y, a, il y a islam et il y a musulmans Il y a islam et il musulmans Et Allah, dit de suivre l'islam Et non pas les musulmans Pourquoi Parce que a, Tu vas trouver C'est pour ça que quand tu connais cette chose dès maintenant Tu vas pas t'étonner après Tu dois savoir dès maintenant et mettre dans ta tête Qu'il y a beaucoup de musulmans qui font des fautes Plein de fautes chez les musulmans Mais qu'alhamdoulilah Allah ta'ala ne m'a pas dit de choisir De suivre les musulmans ni X, ni ni Y, sauf le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète, c'est l'islam. Donc, il t'a dit de suivre l'islam. Alhamdoulilah. C'est pour cela que je voulais dire que... es la parole du converti. Il y a un converti, un reconverti qui s'appelle Etienne Diney. Etienne Diney. Quand il s'est converti, s'est fait appeler Nasraddine. Nasraddine. Na Etienne Diney et Nasraddine. Celui-là, il est mort ici en Algérie, dans le sud. Bien sûr, il a épousé une Algérienne et il est mort ici. Celui-là a dit une phrase très célèbre. Il a dit « Alhamdoulilah », c'est-à-dire « Gloire à Allah ».« Alhamdoulilah que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans ».« Alhamdoulilah que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans ». Si quelqu'un connaît seulement les musulmans, il connaît pas l'islam, il va dire « Moi, je me désavoue de, ce, de, de cet islam ». Pourquoi tellement les musulmans font des fautes et tellement ils ne pratiquent pas et tellement ils montent quand ils parlent, tellement ils ont de l'hypocrisie, tellement et tellement. Non. Et enfin, attention, attention, ma sœur, sans que tu le veuilles, attention que tu te trouves dans une secte, une secte égarée sans que tu le saches. Tu peux te trouver chez les Habej, tu peux trouver chez des Tablir, chez les frères musulmans, chez les Soufis, chez les, les Rawafid, les chiites C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que sa nation allait se diviser en 73 groupes. Et que 72 groupes des 73 iraient en enfer. quel seul groupe irait au paradis. C'est ce groupe qui nous, Inch'Allah Ta'ala, on fait tous nos efforts pour être de lui. Pour de ce groupe et pour montrer aux gens que voilà le groupe qui sera sauvé et qu'il faut suivre bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'am, qu'Allah subhanahu wa tout ton cœur encore davantage et face de toi, yani un, une bonne musulmane. Je vous fais le frère Karim. Assalamou wa rahmatoullahi wa barakatou. Nous sommes à 23h53 et on euh, vous nous aviez dit de vous rappeler lorsqu'il lorsque minuit approchait. Donc on l'aura mais ce sera peut-être la dernière série des questions et je voulais également vous dire cher que on va avancer d'une heure en France cette nuit. Donc, euh, nous, chez, chez vous, lorsqu'il sera 21h30, au prochain cours, Allah, il sera 22h30 chez nous. Donc, je ne sais pas s'il va avoir un décalage au niveau des horaires des, des Doros. Lorsqu'il sera 21h30 chez vous, il sera 22h30 chez nous. Donc, les prochaines questions... Non, c'est sûr, cher. C'est sûr, c'est cette nuit, dans quelques heures. Allah, heures, heures on Allah, c'est vers 2h ou 3h, on doit rajouter une heure. C'est sûr et certain, à 2h. Voilà. À deux heures, on rajoute une heure. Donc lorsqu'il sera deux heures en Algérie, sera trois heures chez nous. Donc la question, étant donné que tout à l'heure on a refusé la question du frère Ibn al, al il a une autre question. Salam alaikum, cher. Hayakoum Ce hadith est rapporté par un muslim. Que veut dire la, la parole du prophète Salallah alayhi wa sallam. Tout le bien est entre tes mains. Quant au mal... Il ne t'est pas attribué, alors qu'Allah est le créateur de toute choses. Question suivante, question de Oum Safiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakum allah shir, ainsi que les admins. Une sœur voudrait faire la hijara seule avec son enfant. Mais elle hésite entre l'Egypte et l'Algérie, sachant qu'elle est algérienne. Elle l'obterait plus pour l'Egypte en raison des nombreuses écoles réputées et du fait qu'elle connaît des sœurs établies là-bas. Mais sa famille n'accepte pas et préfère au pire qu'elle en Algérie, où elle ne connaît personne qui pourrait l'aider à s'installer. Que pourriez-vous lui conseiller, chère, qu'Allah vous protège et vous accorde le plus haut degré du paradis, pour toute l'aide et la science dont vous nous faites profiter Barakallahu fikum. Question 2, Islam 331. Salam alaikum. Hayakum Allah, chère. Ma question est, que faut-il faire si un acte obligatoire est a été entaché d'ostentation et n'a pas été totalement voué à Allah faut-il de faire faut-il arrêter de faire cet acte en sachant que c'est un acte obligatoire que faut-il faire pour y remédier et cesser d'avoir des que qu'Allah vous accorde le paradis ainsi qu'à toutes les personnes présentes <'en> sur <t> cette <'en> room Je, dire, je voudrais juste euh, euh, rappeler à une soeur qui, qui a demandé tout à l'heure par rapport à, à s'il euh, y avait des restes d'aliments dans les dents. Euh, en fait, elle a une dent creuse, une dent qui est creuse, elle est elle, et donc la nourriture rentre dans la dent creuse. Et donc, pour être rassuré, elle veut, elle veut savoir, est-ce euh, qu'elle est, qu est obligé à chaque fois de nettoyer cette dent creuse et faire l'eau d'eau Euh, pour faire la prière voilà cher. et donc encore une euh, <coughs> encore le, donc une une chose qu'il faut confirmer le frère il dit par rapport à sa la to le fait de reculer sala d'une heure euh, est- ce que ça est ce que on fait des péchés en faisant ça il voudrait savoir et de que voulez vous, les, vous les expliquer mieux et euh, donc je vais commencer donc par rapport à la question Le frère Abouane 67. Salam alaykoum cheikh. Jazakou billah. Pouvez-vous réexpliquer qu'est-ce que les sept terres Hayyakou le frère Abdul Abdul Hakim 7. Salam alaykoum wa wa barakatouh ya Je voudrais savoir quand Allah parle des sept cieux et des sept terres. Je comprends ce que sont les sept cieux Mais je ne comprends pas ce que sont les 7 terres. Pouvez-vous m'expliquer Incha'Allah. Wa râshih barakallahu feekoum. Salam wa rakan, fais el-saouf. Hamdoulilah. je n'ai pas entendu toutes les questions. N'am. Par exemple, par exemple en ce concerne celles qui voulaient faire la hijra en Égypte non. en disant qu'il y a la famille qui qui, qui est là-bas qui voudrait qu'elle aille en Algérie est-ce qu'elle veut dire la famille son père et sa mère ou la d'autre ensuite voilà j'ai entendu 7 questions, 7 la hijra j'ai entendu est-ce que le mal comment le mal yani, a été créé comment le mal a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala etc ensuite euh, j'ai entendu celle des cieux celle de làdant làdans et ensuite j'ai pas bien compris celle des sept cieux mes chers donc la question sur la hijra c'est pas c'est pas sa famille en fait donc elle hésite entre l'egypte et et l'algérie car en egypte elle connaît des surs qui sont là bas qui ont, qui ont fait la hijra et qui pourrait lui faciliter sa hijra en, Je sais pas, moi peut-être pour trouver du travail ou la, ou un appartement. Et en Algérie, elle connaît personne là-bas. Mais étant étant d'origine, étant originaire d'Algérie, ses parents préféraient, donc ils sont contre la, la hijra, mais ils préféraient au pire qu'elle aille en Algérie pas en Égypte. De par ses, ses origines. Et l'autre question, c'était que veut dire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout le bien est entre tes mains quant au mal il n'était pas attribué alors que Allah est le créateur de toutes choses, les parents le père et la mère Oum Safiya c'est les deux parents c'est les deux parents chers les deux parents sont contre mais au pire si, si elle fait la hijra, il voudrait que ce soit en en Algérie, par en Égypte. Et la sœur dit plus la mer, c'est plus la mer qui est contre, qui s'y oppose. Je vous remercie pour les questions du Winspeak. Par rapport à la question euh, qui concerne euh, le, les sept les sept cieux et les sept terres. Bon, je, vais, je vais répéter, donc euh, parce qu'en fait, les deux questions se rejoignent. Euh, le frère voudrait savoir lorsqu'on parle des sept cieux il comprend ici ce que ça veut dire mais il comprend pas c'est quoi les sept terres il ne se va comprend il comprend pas en vérité ce que ça veut dire il demande juste une explication est-ce que est-ce que vous avez compris chira ou sinon je répète la question hormis Docteur. Non, j'ai compris cette question, j'ai compris cette question. Mais il manque une ou deux questions. Il manque une ou deux questions. Non, celle des dents Elle a dit qu'elle avait une dent creuse. Non, mais il y avait aussi autre chose appris que je n'ai pas entendu Non, et il y a aussi une autre question que je pas entendu je suis sûr. non cher, je vous en fait j'ai dit tout à l'heure euh, il y a une première question le frère il demande pouvez-vous réexpliquer qu'est-ce que les sept terres Et après il y a un autre frère qui demande dans une autre question qui est à peu près la même chose il dit je comprends c'est quoi les sept cieux mais il comprend pas c'est quoi les sept terres ça veut dire que si vous voulez je pose une autre question mais là euh, ces deux questions pour... en une seule si vous voulez sur cette de là dent euh, en fait cette question a été posée par ma hasur de au début elle a dit lorsqu'elle euh, se brosse, avant de faire le, les, les ablutions, euh, l'eau dos euh, elle se brosse les dents par contre s'il reste un peu de d'aliment dans les dents est ce que ça peut euh, donc annuler son ses ablutions Ou alors elle doit prendre des précautions de bien se brosser les dents mais elle dit qu'elle a une dent creuse c'est-à-dire qu'il y a un trou et là, les aliments y rentrent dedans et qu'elle demande est-ce qu'elle doit tout le temps nettoyer sa dent creuse enlever les, les, les aliments qu'il y a dedans et après faire euh, l'eau d'eau à chaque fois Allahou alim Faudra le sur Salam alaykoum alaykoum alaykoum alaykoum alaykoum alaykoum alaykoum alaykoum alaykoum alaykoum alaykoum Donc, euh, c'est-à-dire que on sera obligé, de par exemple, chez moi, de faire le cours ici, entre Salat al-Maghrib et l'Aïcha, comme on faisait autrefois. Ensuite, je vais à la Salat al-Aïcha, et je reviens, je fais les questions-réponses, Inch'Allah Ta'ala. C'est compris. Je fais Inch'Allah le cours. Ensuite, je vais à la Salat al et je reviens faire les questions. Donc, euh, pour la première question des, des sept terres, Je pas s'il si a demandé un délil ou là c'est quoi le mouhème. Il y a sept terres. D'après le verset et d'après le hadith. Le verset il est clair dans sur euh, si je me rappelle sur talaq. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah alladhi khalaqa seb'a samawatin wa min al-ardi mit lahuna. Allah alladhi khalaqa seb'a samawatin. Allah qui a créé sept cieux. Wa min al-ardi et des terres Et des terres, yani, comme comme les cieux, c'est-à-dire sept aussi. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que lorsque l'ange de la mort enlèvera la la du kèfer, qu'il essaiera de monter euh, vers les cieux, il ne pourra pas. Il a dit, alors, il descendra vers, il descendra avec cette âme jusqu'à, au, au plus profond de la terre, jusqu'à la septième terre, comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Reste, reste, Qu'est-ce que ça veut dire cette terre Certains ont dit certains ont dit ce sont des couches. Ce sont des couches La première couche, la deuxième, la troisième, jusqu'à la 7 septième. Et d'autres ont dit non. On laisse ça sur l'apparence. On dit qu'il y a cette terre même si on ne les a jamais vues. On croit en cette chose comme on croit en, en, aux autres choses qu'on n'a pas vues. On croit qu'il y a cette terre même si on ne les a pas vues et qu'on peut pas les voir. Certains ont dit on laisse ça sur les apparences, c'est mieux. Et certains ont dit, comme j'ai dit tout à l'heure, que c'était des couches. Non. Pour la personne qui veut faire la, la hijra en Egypte, etc., bien sûr que pour la science et l'arabe et les enfants, l'Egypte est mieux. Mieux que l'Algérie. L'Algérie, c'est très difficile d'y aller sur tous ces temps-ci. Il n'y a pas des choses pareilles, sauf si on les envoie dans une école privée d'Arabie Saoudite là qui se trouve à Alger et cette chose aussi n'est pas donnée à tout le monde. Non. Ensuite, il y a autre chose, c'est quoi C'est le fait que les parents insistent pour qu'elle vienne en Algérie. Alors que pour qu'elle ne pour qu'elle ne désobéisse pas à ses parents, il faudrait qu'elle fasse quoi Qu'elle fasse l'impossible. Pourquoi Pour les, les convaincre pour les convaincre que c'est juste un temps et que, juste pour que les enfants grandissent un peu et apprennent l'arabe et qu'incha'Allah ta'Allah elle viendra née euh, en Algérie et que l'Egypte c'est juste une période incha'Allah ta'Allah une mohème elle doit faire son, son possible pour les convaincre incha'Allah ta'Allah pour euh, mais pour les enfants je dis que l'Egypte est mieux pour l'arabe et le din, quand je dis le din non Pas, pas les écoles officielles hein. les écoles officielles c'est connu là-bas que c'est le, le soufisme, l'azhar, etc je parle pour yani, l'arabe, surtout l'arabe sinon yani, il faudrait connaître des personnes qui sont vraiment dans le minage pour les donner à leurs enfants sinon hein, ça devient un yani, mouchkila quand au mal, la troisième question pour le mal euh C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. On ne dit pas comme les sectes égarés qui disent que c'est Chaitan qui a créé le mal. Mais le mal, même si c'est si Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé, on ne doit pas l'annexer à Allah subhanahu wa ta'ala sur le plan des actes et des faits. Mais on l'annexe à Allah subhanahu wa ta'ala sur le plan que c'est lui qui l'a créé, le créateur. Créateur de toutes choses aller au cou léger comme m'a dit dans le corps donc Allah terre a créé le mal mais c'est pas lui qui le fait ce sont les créatures qui font le mal et autre chose Allah, terre quand il a créé le mal c'est un bien c'est à dire c'est pas un mal en toute chose c'est un mal apparemment un mal mais qui est un bien vous ne vous remarquez que le fait de qu'on coupe on coupe la main un malade ou bien en lui couplant son pied à cause de la grande graine. C'est un mal lui couper le, le, le pied ou la main Apparemment, c'est un mal. Mais c'est bien pour lui, pour que la maladie ne se pro, ne se propage pas vers l'autre main et l'autre pied. Et comme ça. Donc, le mal, c'est Allah qui l'a créé, mais ce sont des personnes, des créatures, qui font le mal. C'est pour ça qu'Al-Suna wa Jama'a disent qu'on n'annexe pas le mal à Allah subhanahu wa ta'ala que... Du point de vue création. Du point de vue création. Naam. Et Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Une seconde, Inshallah ta'ala. Est-ce que ce hadith? Quel hadith? Naam. Je vais vous ta'ala. Naam. Et Cheikh l'Islam Ibn aussi a montré dans son livre, Minhaj Sunna, que Al-Sunna al-Jama'a, annexe, disent le mal en trois choses. Ou bien... A la jihet l'umum. Yani, comme par exemple dans Surt-e-l-Falaq. Ou uh, min sharrim ma khalaq. N'aim. Pardon, Mishallah Surt-e-l-Uum. A la c'est-à-dire pour la généralité. Quand on parle de mal, na'im, et qu'on veut parler de l'Osmana ta'ala, on dit, en général, Allah ta'ala a créé toute chose, et dans cette chose rentre le mal. Ou bien, on va l'annexer aux créatures, comme Allah ta'ala a dit, dans surt e min sharri ma khalaq huma du mal de ses créatures ou bien on va pas citer qui qui est son sujet comme dans surt so el jinna wa et on ne sait pas si un mal يعني yani, euh, attendez comment je vais traduire en français c'est si un mal yani va, le, va leur être destiné ou bien Allah subhanahu wa ta'ala leur veut du bien regardez ce verset on ne sait pas si un mal va leur être destiné et le verset n'a pas dit c'est si un mal Allah ta'ala va leur faire mais va leur être destiné il veut pas montrer qui c'est qui va leur faire du mal et ensuite il a dit ou bien Allah ta'ala va leur faire un bien quand c'est le bien il a cité là il a dit Allah va leur faire un bien et quand c'est un mal il n'a pas voulu le citer et enfin pour euh, la personne qui a le trou dans la dent je lui dis que ce c'est pas une obligation de rentrer quelque chose dans sa bouche dans sa dent pour riener en vest' intérieur pour faire des ouaux ce n'est pas une obligation mais je demande plutôt pas je demande je donne un conseil à cette soeur je lui donne un conseil char pour ne pas rentrer dans les leshaus ou d'aller chez le dentiste plomber sa dent d'aller chez le dentiste, elle va plomber sa dent, comme ça, elle éloignera d'elle, et je la rassure que, ce n'est pas obligé qu'elle rentre quelque chose, dans sa dent, pour la nettoyer avant le dos, ni de refaire les ablutions, après avoir fait la salat, ou bien après avoir découvert quelque chose, dites moi si je n'ai rien oublié dans les questions, enfin pour le hadith qui dit, celui qui change sa religion, tu es le Vous qu'il y, y a un hadith en islam qui dit quiconque change de religion, change sa religion, tuez-le. Bien sûr, ce hadith est en train de parler du musulman. Il n'est pas en train de parler du chrétien, s'il va rentrer en islam, on va le tuer. Ni du bouddhiste qui oui. va rentrer en islam, qu'il faut le tuer. Mais il parle du musulman. Pourquoi Parce que l'islam est très clair. L'islam ne t'a pas obligé à rentrer dans la religion t'a fait choisir il pas dit si tu veux une femme chez comme celui qui veut de vous qu'il croit celui de qui, qui qui ne veut pas de vous qu'il' croit mais attention attention celui qui va croire voilà ce qu'il attendment et celui qui va me croire voilà ce qu'il attend comme l'enfer ici c'est pour ça qu'il a dit laclafitine pas de contrainte dans la religion mais maintenant qu'une personne a décidé de rentrer dans l'islam Elle n'a plus le droit de le quitter. Pourquoi C'est pour ça que si elle le quitte, elle est devenue plus mécréante que le mécréant qui n'est pas rentré en islam. Pourquoi Car le mécréant qui n'est pas rentré en islam, on ne le tue pas. On n'a pas le droit de le tuer s'il ne fait pas la guerre. Pourquoi Car il n'a pas connu l'islam. Il n'a pas connu sa beauté. Il n'a pas goûté à sa saveur, sa douceur. Alors que l'autre, il a connu Allah. Il a connu Allah. Il a connu l'islam il a connu ça sa, sa beauté et il l'a relié il l'a pas accepté il a voulu sortir donc celui là c'est vraiment un ingrat celui là vraiment il mérite de mourir il s'est détourné dans l' son prophète et son paradis de ses délices nam mais tant qu'il n'est pas entré en islam il est libre c'est un peu comme le guerrier maintenant si nous il n'y a pas ils ont connu a pas le un combat. A pas un combat il y a pas un combat' il n' a pas la guerre Il n'y a pas le jihad Tu n'es pas obligé d'y aller, ça. Mais une fois que tu es allé là-bas, est-ce que tu as le droit de t'enfuir Est-ce que c'est permis de s'enfuir en islam le, le le soldat est en face de toi, tu t'enfuis et tu vas chez toi. C'est permis c'est pas permis, c'est un grand péché. La même chose en islam. Tu es mécréant, tu n'es pas rentré en islam, tu es libre. Fais ce que tu veux, va où tu veux. Mais à partir du moment où tu as choisi l'islam, tu l'as pratiqué, tu l'as connu, il est interdit de se détourner d'Allah et de son prophète wa Naam, voilà, inşallah, pour aujourd'hui, on va se rencontrer inşallah, mercredi d'ici mercredi, je demande à Allah tout puissant qui nous préserve donc ça change pas les cours 21h30 chez vous hein? voilà, 20h30 inşallah, euh, là, une seconde hein? une seconde inchallah taala je vérifie une seconde Car le maroc ici je crois qu'il n'est pas 20h30 làhda le maroc 19h non donc c'est pas 20h30 tire ici le maroc c'est 17 19h donc c'est vers vers 19h30 19h30 19h45 non 19h30 19h45, ce n'est pas 20h30, disons jusqu'à 20h, maximum, le grand maximum c'est 20h, le grand maximum, mais il est possible que je commence avant, 20h40, à peu près, non ce n'est pas 21h chevre, Allah ou Allah, non, Donc d'ici mercredi inshallah ta'ala on verra subhanak wallahul bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka